Salut tout le monde et bienvenue sur la POC édition du 22 juin 2017. Nous sommes au lendemain du repêchage d'expansion où la formation des euh, Golden, Golden Knights de Vegas ont été euh, bontis, euh, montés par Judd McPhee puis le propriétaire avec le, les yeux qui louchent. Je suis votre animateur, je vais gagné et je suis accompagné de mon comparse de toujours, Jerry Goodmove! Yes! Un retour dans l'alignement partant. Ouais, tu m'as <rire> choqué ça, mon maudit? Ben ouais, ça arrive des fois. Puis, euh, je suis là, là. J'suis ben, là. Non, non, c'est ça, on euh, va en profiter. La blessure au bas du corps qui est revenue. Euh. <rire> Pas facile, hein? <rire> non. Euh, sur le show, nous aurons peut-être avec nous Sylvain Ryoux qui se joindra à la discussion. Je dis bel et bien peut-être parce que. Le travail oblige. On était censé faire lui et moi un show pré-draft d'expansion. Finalement, euh, ben ça n'a pas marché euh, avec le travail. C'est une semaine qui, semble-t-il, est, est assez intense de son côté. Donc, on va faire euh, on va faire notre gros possible. S'il est là, il embarque sur le show euh, pendant le show. Sinon, ben euh, écoute, on va s'en prendre une autre fois, puis c'est pas plus grave que ça. On aura d'autres occasions. Dans les prochaines heures, ce qui s'en vient pour la Ligue nationale, c'est, bien sûr, le repêchage amateur. Le Canadien de Montréal qui a euh, des choix, il euh, y en a quelques-uns, en fait... Euh, je vais juste ouvrir la page de, de Cap Friendly. On a un choix de première ronde, un de deux, celui de Washington en deux, deux choix de trois, lui de Montréal et celui de Buffalo et un choix de cinq. Donc c'est quand même des, euh, des munitions que ce soit pour des futures transactions ou encore pour, euh, pour repêcher. Ce Serait le fun de repêcher en deuxième ronde. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Puis euh, habituellement, Témin, c'est une de ses bonnes. Là. Même si ça va pas super bien dans les dix dernières années, la deux, c'est pas super. Jerry, es tu prêt à parler de Vegas? Ben, ouais. On est là pour je ça? Le, je suis là pour ça. Oui, euh, ouais. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, sa glace. Moi, <rire> ouais, j'ai hâte aussi. Mais avant de parler de ce, qui, euh, ce, que, ce que ça va donner, ça la glace, je veux, je veux qu'on parle un petit peu du show. Comment est-ce que, est que ça nous était présenté? Euh, ce, le, le, la présentation des, des choix, comment ça s'est passé? C'est une, une weird soirée. Ben, en partant. J'espère que vous l'avez écouté à SportsNet. <rire> c'est euh, le point là, où j'ai le plus accroché, c'était ça. Parce que si tu l'écoutais à TVA Sport tu pas du tout la même soirée que ceux qui l'écoutaient à SportsNet. <rire> euh... Donne-nous des exemples. Moi, je enfin, fais des exemples. Écoute, c'est comme si tu me parlerais de quelque chose là, en arrière. Là. Puis moi, mais je parlerais au monde en même temps de d'autres choses. <rire> pis dans deux langues en plus c'est ça, ça serait cacophonique tu comprendrais rien ça serait plat, fait que c'est un peu ce qui se passait à TVA Sport c'est comme les chaînes à musique Plus ils, ils te mettent le son dans le background en arrière, puis, puis après ça ils te parlent par dessus avec un doublage tout croche ça, ça ressemblait à ça ouais mais en fait c'est qu'en plus il fallait absolument que euh, tous les spécialistes de la chaîne TVA Sport aient son mot à dire sur la soirée Donc, tu manquais souvent. Euh, en tant que telle, la soirée elle devait être vraiment le fun. J'ai pas ça fait qu'elle était vraiment moins le fun. Mais euh, c'est surtout le, le fait que tout le monde rajoutait son petit quelque chose qui n'était pas tellement nécessaire. Pis tu manquais souvent, mettons, le petit discours de joueur parce qu'il parlait encore pis Ah, oh, on va aller voir ce qu'il dit, ouais, mais de toute façon, il a fini de parler, fait que tant qu'affaire continue, <rire> euh, puis, tu sais. Puis tu sens il y avait plein d'affaires comme ça, c'était agressant, c'était euh, stressant. C pas une belle soirée euh, du côté de TVA Sport, mais en, en soi, c'était quand même une belle. Ça avait, en tout cas, ça avait de l'air une belle soirée. Là. Le monde qui était ailleurs, là, ça avait l'air le fun, Oui, c'est ça. Non, mais euh, si c'est cool. Mais tu sais, comme à chaque année, c'est pas mal la même affaire. La, la grosse, le, le gros changement, c'était le repêchage d'expansion. Euh, dans le fond, l'équipe de Vegas prenait forme là. là. Fait que c'est ça qui était plaisant en soirée parce que la remise des trophées, on va se le, on va se le dire, à chaque année, c'est pas mal la même affaire, puis t'as la bande-annonce de NHL de l'année qui suit, <rire> qui est présentée. Euh, euh, euh, parlant de remise de prix, là, sais on fera pas le tour, là, parce que euh, c'est boring as fuck, là. Euh, mais il euh, y a le, le gars qui faisait le shérif, le, le, le, le chef de police dans Stranger Things, qui est allé présenter le euh, trophée pour le meilleur DG et ensuite le trophée pour euh, l'entraîneur euh, de l'année, et... Sa présentation, là, grosso modo, toi, tu l'as pas entendu parce que tu avais des tatas qui parlaient par-dessus, mais ouais. en anglais, il dit, euh, euh, dans Stranger Things, j'étais un chef de police ou est-ce que euh, j'étais en charge des opérations euh, pour, euh, pour l'équipe de recherche pour retrouver un enfant disparu. Euh, ça, ça, ça ressemble beaucoup, là, euh, en tant que stratège, à ce que fait un DG. Fait que là, tu fais comme, OK, euh, c'est correct, là, mais t'sais, correct. C'est correct. Passons à la nomination et euh, au développement de qui a gagné. Il revient après le blabla de celui qui a gagné dont je me sac. Euh, je pense que c'est McPhee, c'est ça? Non, c'est pas McPhee. Non, c'est euh, David Poyle. David Poyle, oui, c'est ça. J'avais dans la tête... Euh, le gars des Preds, puis euh, j'ai mélangé. Après ça, il revient, puis il fait comme dans Strange... C'est la même prémisse. Dans Strange Things, euh, je jouais le rôle d'un policier, et euh, on avait des aventures avec des jeunes gamins euh, qui n'écoutaient pas euh, ce qu'on lui donnait comme euh, comme euh, comme directive. Il a fallu que je rentre dans le Upside Down Universe, et là, je suis allé combattre une grosse de porfine. Je l'ai punché dans la face. Euh, C'est ça que ça fait un entraîneur dans l'international, C'est pareil. Fait que là, ça, c'était vraiment drôle. Et euh, là, ça paraît pas, là, parce que traduction pis euh, patente là, mais euh, pour vrai, juste pour le deuxième shot, ça valait la peine de l'inviter. Euh, puis c'est à peu près tout ce qu'il y a de mémorable pour la remise des trophées. Le reste, là, c'était plat. Il n'y a pas une grande surprise aussi ne, non c'est ça exact c'était pas mal écrit dans le ciel toutes les trophées. là ouais mec David qui en Romance trois euh, tu sais l'équivalent à peu près de ce que Kara Price avait fait euh, l'an passé ou il y a deux ans il y a deux on, ans ouais il ouais, y deux ans fait c'est c'est ça là ça ça ressemble puis euh, c'est pas mal ça l'important c'était Vegas comment tu trouves les, les euh, le setup d'annonce les deux de euh, assis sur une table un, devant un gros euh, Un gros écran, puis euh, listes euh, sur le côté, puis... Il me semble que ça manquait de... punch, tout ça. Ouais, ben, il manquait de flafla -fla, un peu. C'est une espèce de grosse soirée où tu annonces ton équipe d'expansion, puis ça va être plat. Les deux qui étaient à table, George McPhee, puis le propriétaire, que je me souviens déjà plus du nom. Il y a un, euh, un croche. C'est tout ouais, ce que tu as besoin de savoir. C'est sûr. Euh, donc, euh, je trouvais... Il y avait l'air d'avoir hâte que ça finisse. probablement le père adoptif de Manny Marotro. Probablement. Probablement. Le compas dans l'œil. <rire> euh, non, c'était correct, là, mais je sais pas. Moi, j'ai pas d'idée, mais je l'aurais fait autrement. T'sais, euh, plus de punch, plus t'sais, gros party. Euh... Puis, tu on y allait avec des batchs, mais c'était comme pas clair, l'ordre. Moi, j'ai eu l'impression que, euh, ils, ont, ils ont fait l'ordre euh, selon euh, s'il y avait des grosses transactions, puis pas toutes. C'était tellement comme, on va y aller, on a pige ça d'un chapeau, puis merci pour ça. Il y avait comme pas de logique, tu sais. J'aurais aimé ça que ça soit comme, mettons, par division ou par, euh, tu sais, des, des, des équipes dans un, un certain secteur, tu sais. Puis il y a même, euh, c'était tellement au hasard qu'il y a même une transaction qui, qui était à trois finalement, mais qu'on a annoncé pas au moment de la sélection de la première équipe, mais de la deuxième, qui était comme deux heures après. Là. Fait que c'était vraiment weird. Oh, des, ben, même, toutes les transactions étaient pas claires, en fait, là, je trouvais. Là. Non, c'est ça. Et Puis il y avait des mauvaises transactions, hein, oh! euh, comme les Highlanders. Ça n'a pas de bon sens. Ça, là, écoute, pour vrai, là, <rire> moi, j'étais sur le, le Facebook de la POC, puis j'étais en train d'écrire euh, « Vous venez d'assister à un viol, pas de loup, en plein jour. La police assistait et a pris des photos. » Puis j'ai effacé. <rire> je, me oh, non, fait... <rire> je me suis dit que c'était peut-être un peu rough. Je me suis dit « Ah ouais j'ai pas vu ça, <rire> moi. <rire> » J'ai vraiment écrit ça, c'est comme même, vraiment Ah les c'est quel club de marde? <rire> ah fait non, mais c'est rapé en plein jour. Mais en tout cas. <rire> J'aime l'image de. La police est là, elle, elle regarde par elle prendre des photos. C'est cling, cling, assez hot. <rire> <Bien>. <rire> euh, ouais. Ah. Parlons de Vegas. Parlons de, du club en tant que tel. Euh, quand, quand il y a eu les listes de protection qui ont été annoncées, je pense que je ne suis pas le seul, mais moi je, je voyais un solide club là je voyais que Vegas avait la possibilité soit de faire du chantage émotif avec bien des équipes, soit de se monter un club qui soit tu sais, allait avoir un bon présent, soit un très très puissant futur. Finalement, j'ai l'impression que c'est entre les deux. C'est un club ordinaire qu'on nous a présenté hier. Bon, ouais, un mais... Oui, mais c'est sûr qu'on voit qu'ils y ont misé sur la jeunesse là, en général. Là. Il y a beaucoup de joueurs même, que je crois vont être échangés. Tu sais, comme du monde qui, qui dit genre euh, « ah, James Neal, euh, c'est un bon début à l'attaque, ouais, mais t'as pas mal juste ça là, de bon là-bas en ce moment. » Puis je suis pas mal sûr qu'il va se faire échanger avec. Là. Ouais, gros J contrat, production de quarantaine de points pour plus que 5 millions par année. Euh, tu sais, c'est pas un gros char, là. Non, mais comme je dis, c'est beaucoup les jeunes. Tu vois un Eric Halla qui, qui peut être quand même considéré comme un bon prospect. William Carson, même chose. Euh, tu sais, Timu Pulkinen qui peut être intéressant aussi. Chipatchev euh, est un peu vieux, il y a 30 ans, mais ça va pas vraiment être leur centre numéro un. Euh, tu sais, sinon, euh, le reste, là, si tu regardes ça, justement, Grabowski, ça va pas loin. Cody Eakin, c'est pas un. C'est pas un gros char non plus, non. pierre édouard Belmore, c'est quelque chose de relax, <rire> <rire> tu sais. Regarde, on va, on va faire le tour des, des 30 clubs. Là. Rapidement, je vais faire la liste. Anaheim, le joueur sélectionné, c'est le défenseur Clayton Stoner. Arizona, Timou Pulkinen. Uh, Boston, c'est uh, le défenseur Colin Miller. D'ailleurs, des défenseurs, ils en ont ramassé une pochetée. va en y échange C'est d'ailleurs déjà commencé. Buffalo, ils ont sélectionné William Carrier, uh, Derek Engeland de Calgary, Connor Brickley de la Caroline, Trevor Wan, Van Rimsey qui a déjà été échangé. Ça, c'est la sélection depuis uh, Chicago. Calvin Pickard de l'Avalanche, William Carson de Columbus, Cody Akin de Dallas, Thomas Nozek de Detroit, Griffin Re uh, Reinhardt de Edmonton, Jonathan Marchais De la Floride, Braden euh, McNabb des euh, de Kings, Eric Ola du Minnesota, Emeline de Montréal, James Neal de Nashville. John Merrill de New Jersey, Jean-François Bérubé des Islanders, Oscar Lindbergh des Rangers, Mark Mettotte de Ottawa, pierre édouard Bellemare de Philadelphie. c'est éclatant, en crise de faire une liste de même, Marc-André Fleury de Pittsburgh, David Schlemko de Saint-Ousie, qui ne fait que passer. Pas on va en reparler, David Perron de Saint-Louis, Jason Geri euh, Garrison de Tampa Bay, Brandon Lipsic de Toronto, Lucas Bizia de Vancouver, Nate Schmidt de Washington et Chris Taub euh, Thornburn de Winnipeg. Voilà, c'est vos vos nights de Vegas. Achetez pas de jersey trop vite, sache peu que ça décodisse. De toute façon, vite de même, à port Fleury, là, pas <rire> grand jersey qui va se vendre. Okay? C'est pas un gros char. Pour vrai, c'est loin, loin, loin, loin, loin d'être impressionnant. Euh, moi, je, écoute, je te présente un peu là, ma liste que moi j'avais montée là, euh, dans, dans mes joueurs. Là. Moi, j'avais Hunter Shinkaroo que j'ai déjà parlé sur le show, euh, que, je vois de, que, que je voyais dans une transaction, puis je le vois encore euh, entre Montréal et Calgary. Euh, incluant Price et Modan. Euh, Je voyais euh, Colton Seasons de Nashville. Je voyais euh, Ryan Strom partir. Finalement, il, il est parti, mais autrement. Euh, Je voyais... Euh, match de, de Winnipeg, uh, Connolly de Washington. En défense, euh, j'ai quand même trois bonnes sélections, mais je voyais Joe Morrow de, de Boston partir, Xavier Ouellet de Detroit. Finalement, c'est pas le cas. Euh, les gardiens, je ai, euh, ai deux sur trois de, de, de bons quand même. Je voyais Michael Vert de partir euh, de Philadelphie. fait, que, fin, Grosso modo, je pense que j'ai comme 11 bonnes sélections sur les 30. C'est pas, pas un gros char, là, mais. C'est bon pareil. C'est bon pareil. Mais. Euh, Il me semble que mon club était mo meilleur que ce que ça a donné. Puis au final, Vegas se ramasse euh, aujourd'hui. Si, si, euh, si on check les, les choix, là, on se ramasse avec trois choix de première ronde cette année. Euh, ceux des Islanders et de Winnipeg se sont ajoutés. Trois choix de deuxième, Tampa Bay et euh, Pittsburgh. Un choix de cinq supplémentaires, celui de Boston. Un choix de six supplémentaires, celui de Buffalo. Hey, moi, je m'attendais à une razzia. Je m'attendais à ce qu'il y ait euh, comme... il y a des rumeurs. Là, ça parlait de 5 ou 6 chouettes première ronde cette année. C'est pas ça, pantoute. Ah, il y a sûrement des transactions aussi qui, qui étaient mentionnées, mais pas complétées. T'sais. T'sais, comme on... Il y a des joueurs qui ont été échangés. Là. Exemple, euh, Ryan Strom... Là. A été changé aujourd'hui, justement, euh, à, à, pour les orders, contre Burley. Mm -hmm. Probablement qu'il était dans une transaction avec pour, justement, peut-être un choix de première ronde, ils ont peut-être baissé. Euh, Il y a sûrement du stock qui ont été annulé. Parce que ça ne sort pas comme ça demain par, par tout le monde qu'il y a environ 6 à 7 choix de ronde qui allaient finir à, à Vegas. Là. Ouais. Fait. Mais, gars, tu sais, des transactions là, avec Vegas jusqu'à maintenant, il y en a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six. Tu sais, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être six choix de première ronde. C'est pas le cas de Pantoute, là. Les, les Hurricanes euh, ont donné un choix de deux pour pouvoir euh, forcer la main que euh, les Vegas ramassent Van Rimzik et son salaire. Finalement, ils l'ont rechipé eux autres par après. Il euh, y a un échange de choix de première ronde entre Vegas et, euh, et Winnipeg. Mais finalement, c'est le, le choix de Winnipeg euh, reste à Vegas. Puis c'est un choix. Écoute, je cherche. Je vais aller voir l'affiche de Winnipeg. C'est quoi leur choix de première ronde qu'eux autres y ont. Voyons, pourquoi c'est pas dans l'ordre? Avec ça, ça fait de la bonne radio. Mais en même temps, là, quand je regarde, là, je viens d'avoir que chose... C'est quoi de Columbus que, que Winnipeg a ramassé? Dans, dans. C'est ça le three-part euh, three euh, deal. Là. Ok. Tu sais, il me semble que ça manquait d'oomph. Il me semble que ça manquait d'agressivité. Il me semble que ça. On se ramasse avec un club qui va être correct, mais sans plus. Ouais. En plus. Si tu regardes ça, tu sais, t'as qui est UFA à la fin de l'année. Oui. Puis Bérube aussi. Fait ouais. que, tu sais, ils pourraient juste faire comme on les signe pas, ils perdent deux joueurs. Tout à fait. Tu sais, il y a Lindbergh, Pulkinen, euh, Reinhardt et Schmid qui sont RFE. Fait que, ça, ils vont souvent les signer mais tu sais, c'est tous des jeunes. Fait que ça va être des contrats bien relax. Euh, tu sais, il y a aussi. Euh, Une transaction qu'il y a eu, dans le fond, avec Anaheim, c'est Chez Théodore qui y a eu. Je sais que lui, tu traites gros dessus. Moi, je l'aime beaucoup, là. Mais... Ben, je dirais pas non, moi non plus. 21 ans, puis il est assez solide déjà. Euh... il y, y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Dans... En, en fait, on parle de ce club-là. On va évaluer ce club-là, puis probablement dans deux jours, ça se peut qu'il y ait genre plein de joueurs <rire> qui sont déjà plus retirés. Ouais. Ben, tu sais, il y a beaucoup de clubs qui s'attendaient, puis Montréal, c'est le cas. Là. On pensait que Plékanek était pour partir pour sauvé de la masse. Finalement, ah, ils sont, sont à 71 millions, il reste euh, un peu moins de 4 millions de marge euh, d'espace sur le plafond salarial. puis ils n'ont pas un gros club. Il n'y a pas eu de grosses transactions justement pour encaisser des gros salaires. Je, je, je me demande vraiment, là, sincèrement encore, comment est-ce que le propriétaire a choisi George McPhee puis que lui, il y a vendu sa salade pour dire hey, ça va être ça qu'on va faire. Puis qu'il se dit, clairement, là, il y a un objectif, soit c'est de faire les playoffs, soit il se dit, hey, y a un bon club cette année, ou c'est un club pour le futur, ou c'est un club pour dans le moyen. C'est pas clair, on dirait qu'ils y y ont gagné partout à la puis ils espéraient pas une cible dans le tas. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, est-ce qu'il connaît vraiment le quoi le propriétaire Walker, Tu sais, je dis ça de même, <rire> pensait que Cody Eakin joue peut-être à Detroit, tu sais? Je, ben, écoute, je ne sais pas. Je sais que durant la présentation, ils se sont plantés et ils ont annoncé ouais. le choix de, de Dallas au mauvais moment. Là, fait que, ouais. Des affaires qui arrivent. Là, euh, le ref ça s'est bien passé. là euh, C'est ça. Je trouve que c'est un, un, un Vegas pas de ouf. Puis la réglementation de, que la Ligue avait mis en place avec les listes de protection, ça permettait de laisser miroiter un club qui était pour être mauditement intéressant ou de complètement raper les, les, les autres clubs, là, de les arnaquer avec des, des choix de première ronde puis des trades à leur avantage. Finalement, c'est pas le cas. J'ai l'impression que George McPhee a pas voulu se mettre à dos sa confrérie des DG. Ah, oh, que je l'aurais fait, ta job n'est pas assurée pendant 5 ans, Elle, gros, je me serais gâté. Clairement. Moi, ouais, je dis ça de même, là, mais mon club, là, euh, moi, ça serait genre, tu veux pas, que je tousse à ça, pas de toi, man. Donne-moi tes trois choix de première ronde des trois prochaines années, <rire> sinon, je me fous pas mal de ce que tu me dis en ce moment. Ben tu oui, dire... les DG n'ont aucun pouvoir de négociation. Ah, puis en plus, ta job n'est pas assurée, sa job n'est pas assurée, fait qu'ils s'en... tu t'en tu fous qu'ils t'en veillent, je veux dire, ce que tu veux, c'est un produit gagnant sur la glace. Fait que tu t'arranges pour qu'il soit gagnant immédiatement. Comme tu dis, ta liste était probablement, meure, probablement meilleure que la sienne. Ton club aurait probablement fini plus haut que le sien, tu sais. Puis, c'est un peu... Tu sais, je vous dirais, encore là, on ne sait pas, il va peut-être faire les transactions, il y a-tu des... Tu sais, mettons, moi, je te dis ça comme ça, mais Marc Mettot, super apprécié à Ottawa. Pierre Dorion, probablement, quand qui a entendu son nom mentionné, ça fait genre, « Ah! »« Mais il semble que j'aurais aimé qu'il tu sais, qu prenne quelqu'un d'autre. » Est-ce qu'il peut être tenté d'aller rechercher Mark Method dans une transaction? Peut-être. Tu sais, je veux dire, il y, y a des jeunes, y a il y a Probablement qu'il l'aurait fait avant. Peut-être, mais peut-être que là, il ne voulait pas donner assez. Je, je sais pas, je, je, je fabule, là, je dis n'importe quoi. Mais en même temps, tu sais, Method, sur pl ton plafond salarial, c'est 4,9 millions. Ben, beau que le gars est bien apprécié, qu'il fait une bonne job, il a 32 ans... Écoute, 4.9, c'est un peu le même principe que nous avec Emeline. Oui, oh oui, tout à fait. Tu sais, il sauve de l'argent, surtout qu'Ottawa, en plus, sont très budgétaires comme club. Fait que lui, il vient de se libérer 4.9, c'est quasiment 5 millions. Mm -hmm. Ça peut le faire chier, mais en même temps, il peut faire « Ben, je vais de la place. » Tu sais. Puis euh, la, la formation de, de Vegas a 10 défenseurs NHL en ce moment-là, avec des contrats, là. C'est sûr qu'il y a du stock qui tasse. Tu sais, tu regardes ça. je J'étais en marque Méthode, 32 ans. Jason Garrison, 32 ans. Emmeline, 31 ans. Tu as Clayton Stoner à 32. Là. Derek Anglin à 35 ans. Et moi, je m'excuse, mais moi, je me débarrasserais tout de ça. <rire> oh, oui, tout à fait. Puis tu as 12 millions avec les trois premiers que j'ai nommés. Oui, oh, ouais. Tu sais, mais... je dire... Mais c'est que. Moi, j'ai je, je, l'impression que. Le, le Ce que George Mephi euh, espère, c'est qu'il y aura surenchère entre les autres clubs pour avoir des joueurs que lui a. Mais en réalité, si je me ramasse, moi, non, si, si je suis la confrérie des 30 autres DG, je fais un petit meeting à Boca Raton, puis j'ose euh, euh, sa table à pique-nique, puis je dis aux autres boys, là, il là, n'y en a pas un cas à qui fait un deal pour un défenseur avec Vegas. Qu'est-ce qui va arriver si on fait pas de deal avec eux autres? Au day one de la saison, ils ont besoin d'avoir un alignement de X nombre de joueurs. Ils peuvent ils pas dépasser 22 ou 23. Ils vont passer au balotage et on va pouvoir les ramasser pour rien. Mais ça n'arrivera pas parce que pas assez brillant. Parce que pas, pas capable de réfléchir en dehors de la boîte. Parce que les DG se sont sauvés du salaire-là. Euh, je reprends l'exemple de Montréal on a sauvé le 4 millions euh, de salaire de Emmeline et euh, ce qu'on va faire au 1er juillet parce qu'on a besoin de X nombre de joueurs deux centres de top 6 puis deux défenseurs top 4, on va aller dépenser une trolley d'argent puis on va aller faire des gaffes sur le marché des UFA parce que ça a toujours été ça le minding des, des DG ça a toujours été ça la méthode pour concevoir un club de hockey les seules gaffes que tu peux faire là, qui sont moindrement acceptables c'est des contrats d'un an ouais, pour un agent libre tu sais Radulov on n'était pas sûr 5.75 finalement bon, on le veut tu sais euh, Thornton moi ça serait ma gaffe de cette année moi ce gars là il veut venir à Montréal à un certain prix ben il y a des chances que je donne peut-être pas 7 millions on s'entend Mais tu comprends que moi je viserais ça parce que justement on n'a pas de premier centre. Il est vieux, mais c'est ton parlant Par dans le top 10 des meilleurs passeurs de l'année nationale au complet dans toute l'histoire. Ça, c'est le genre de gaffe que je pourrais être possiblement accommodant. Puis tu sais encore une fois, c'est un, un essai Ça prouve ouais, qu'il y a de l'improvisation puis que tu n'avais pas de plan à long terme ou que ton plan en chip n'as pas été capable de te revirer de bord. C'est ça. Ça montre pas de la très très bonne gestion, là. Ouais. ouais. Écoute, euh, je pense que pour Vegas, à moins que toi tu d'autres choses, je pense qu'on va reparler de Vegas, mais sur le side avec d'autres sujets. T'sais. Mais je pense que pour analyser leur formation, euh, va falloir attendre d'être plus loin parce que, là, comme je disais, au nombre de défenseurs qui ont, euh, ça a le temps de changer. Euh, ils vont aller chercher du backup plus en attaque que ça. Euh, ils, ont, ils ont 30 joueurs, mais ils, ils peuvent pas tous être NHL, là. Tu as un maximum de joueurs que tu peux à, avoir euh, habillés dans un match, c'est 21, puis euh, tu en as 30 actuellement là, des joueurs NHL, fait que c'est clair qu'il y aura des transactions. Euh, Ce n'est pas le visage aujourd'hui de la formation qu'elle va avoir euh, lors du premier match de la saison. Là. Non, ça, ça, peut changer bien gros. Marche-saut, là. ne Marche pas sûr que ça reste là, moi, non plus. <rire> et, ouais. je, et pourtant, c'en est un qui devrait garder, tu sais. Ouais, ben, il est jeune, mais euh, on va se dire un truc et moins saut, c'est un, un feu de paille. J'ai l'impression aussi, mais tu sais, dis, euh, moi tant qu'à prendre une chance, je prends une chance d'un an sur un joueur. Ben tu sais, il reste un an à oui. 750 000. Oui, oui, non, c'est sûr, mais justement, dire, si tu peux leur filer une autre équipe et avoir un méchant gros, euh, un gros retour pour, ça peut être intéressant. Oui. Parce ben, que. Euh, mais, moi, les, ça de même mais les DG de se... la Ligue nationale ne pensent pas comme ça, Jerry. C'est pas, euh, pas au PlayStation site, là. Non, je sais. Un DG de la Ligue nationale n'échange un talent que quand euh, sa mentalité ne concorde pas avec la sienne. Ou quand il n'y a plus de valeur sur le marché des transactions. On parle plus de Souban, site. Non, non, non, non puis je n'avais <rire> même pas Souban en tête. Okay, je, ouais. Mettons qu'on jase, là, on, on, on parle et on s'amuse, Revenons sur la grosse transaction d'aujourd'hui. Jordan et Burley contre... Euh, C'est euh, Ryan Strong. Ryan Strong, ouais. Eberle est payé 6 millions de dollars. C'est un salaire de joueur étoile, ça, dans la ouais. Ligue nationale. Comment ça se fait qu'on l'échange contre un kid, un prospect qui n'a pas encore fait ses classes dans la Ligue nationale, qui n'a pas encore fait ses preuves? As-tu une hypothèse, toi, là-dessus? Eberley et Tavares, ils s'aiment bien. Probablement que Tavares a fait « Yo, moi, je veux Eberle avec nous ça. Il ça, a probablement donné. Ça, c'est la logique pour la formation des Highlanders. Ça, de leur côté, c'est tout à fait logique. La côté de, du côté de Edmonton, on n'a pas vu venir le talent qui était pour émerger, qui allait faire en sorte que Eberle était pour se ramasser sur une 2, voire sur une 3 des soirs, et qu'on allait avoir surpayé le gars et qu'on aurait dû donc l'échanger quand il y avait encore une meilleure valeur, il y a deux ans. Ouais, mais il deux ans, Charlie n'était pas là. Il <rire> y était tu là? Non? Euh, ben c'était McTavish, c'est pas, pas ça. mieux. Mais on va s'en dire, McTavish, là, sur le contrat de Ryan Nugent Hopkins, Taylor Hall et Eberle n'ont pas été forts. Les trois joueurs ont eu un contrat de 6 millions et plus, 6,6.5 après seulement, genre, comme même pas 140 matchs. Là. Mm -hmm. Moi, je m'excuse. Mais ça marche pas, ça. Il y a des affaires qui marchent pas. Puis ça, c'est une affaire que je mettrais direct dans la convention. Là. Faut que t'aies un certain nombre de matchs d'atteint avant de dépasser un certain million. Je me fous bien raide à quel point es bon. Là. Mais semble qu'il y a des limites. Tu sais, je veux dire... Une autre affaire qui est sortie aujourd'hui, il y a une rumeur du contrat d'extension de McDavid qui est sorti. Ouais. Comme quoi, qu'il voudrait 14 millions par année. <rire> ouais, ouais. Je, je comprends, Luc, que c'est McDavid. Je comprends que c'est un joueur de franchise puis je comprends que c'est probablement dans le top 3 de la Ligue nationale. Là. Mais 14 millions... Tu vas te calmer, mon homme. <rire> je dis, il n'y a aucun joueur dans la Ligue nationale qui mérite ça. Ben, s'il y en, en sais... a un qui peut se permettre de faire ce genre de demande-là, c'est lui. On oui, s'entend. Il n'y a aucun joueur qui devrait normalement de, ça c'est dans toutes les ors, ça, là. Ça, on est on est tout à fait d'accord mais tu sais si tu fais la hiérarchie des talents s'il y en a un qui peut oui. penser à avoir ça comme salaire c'est bel et bien lui sais pensons à ça. Ovechkin à, à Washington il est à 10 millions euh, 9.5 là sur la base salariale euh, c'est pas pour rien c'est parce que au moment de négocier il n'y a pas de négocier à la baisse pour pour son club fait que Il y y est allé chercher le gros motton, là. Euh, je pense à. Il y a que Watchock, son salaire, c'était quoi quand il a signé son contrat C'est un average. Je... Ouais, c'est un 6,6, mais le montant pour certaines années, c'est. Euh, le plus gros montant qui a été payé, c'est 11,8 millions de dollars. Ah, oh, c'est ben drôle. Hein? Si on regarde. Mais regarde, le, Regardons dans la cour du Canadien de Montréal. C'est quoi l'année le le, la plus chère du contrat de chez Weber c'est tout le temps 7 millions, c'est genre 14 millions. C'est une... 7,8 et 14 millions pendant 1, 2, 3, 4 saisons. Là, on vient de... Euh, on enclenche la deuxième saison à 12 millions. Et Après ça, dès l'an prochain, il tombe à 6 pour 4 années, 3 puis 1 puis, euh, million là, pour une couple de saisons. C'est des front-load contracts que, que la Ligue nationale là, finit par bannir là, parce que ça n'avait juste pas de bon sens. Là. Mais des joueurs avec des très, très gros montants Ça s'est déjà vu. Ça, ça existe, c'est juste que de la façon que le contrat est monté, ça paraît moins mal. S'il si, y en a un qui peut aller chercher un capite de 14 millions, comme la ligne, la convention collective le, le permet, ben c'est c'est c'est c'est sûr. Mais en même Je temps, l'IRFA à la limite tu peux le forcer tu préfères juste un offre qualificative il n'y a pas le choix un an mais après ça c'est c'est sûr qui décolle ouais, c'est ça <rire> tu le fais chier de même c'est clair qui va jouer ailleurs <rire> mais non mais je, je comprends ça mais en même temps puis le pire c'est que tu on chiale pour ces contrats là mais je veux dire la, la NBA là, les contrats sont juste monstrueux Ah oui, oui tout à fait tu peux signer 3 ans 120 millions là, genre, ouais. on s'entend là Mais, euh, Mais j'avais cette réflexion-là quand euh, je jasais cette semaine, Écoute, dans les derniers jours, voire les dernières heures sur euh, la, la page Facebook de l'APOC avec, euh, avec Sylvain, et euh, on avait la discussion à savoir, c'est quand la dernière fois qu'il y a un contrat de plus que 6 ans pour un joueur là, qui, a, qui a fini ce contrat-là et que ça n'a pas nuit à son club? À Montréal, tu penses? Non, euh, dans l'île nationale. Dans la Ligue nationale. Ouais. C'est-tu récent ou c'est de là 30 ans, genre Non, non, non, mais je veux dire, tu sais, dernièrement, là, euh, ben, en fait, pas dernièrement, mais mettons, là, depuis un bon bout, là, des contrats de plus de 6 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ne se pas contre le club. Que finalement, ils ne s'embordent pas les doigts. Je, mettons, là, on prend, là, s'il y a bien un contrat à mener un joueur qu'on se disait, c'est un bon contrat, même si le prix est faramineux, c'est Alex Ovechkin puis Crosby puis toutes les avoir le même ben la formation de Washington je suis convaincu qu'ils sont en train de se demander s'ils commencent pas à négocier puis à magasiner Ovechkin, parce que là il y a une hey. jeunesse qui s'en vient qui pousse puis qui commence à générer plus de production offensive que Ovechkin qui a 31 ans vont finir par se mordre les doigts sur le contrat de ce qui était auparavant peut-être le deuxième meilleur joueur au monde si tu peux Finir par te mordre les doigts avec un contrat sur un joueur aussi établi à, son, à, à un tel niveau. Imagine avec tous les joueurs ordinaires qu'on donne des contrats qui n'ont pas de bon sens. Vegas ramassé, a ramassé le, le contrat de David Clarkson. Là. 33 ans, ça fait des années qu'il n'a pas joué. C'est un contrat qui durait 7 ans. Que les, les, Toronto, les Maple Leafs de Toronto ont, lui ont fait signer. Puis je pense que là-dessus, la première année. Euh, déjà il pensaient à les acheter. Déjà à la première oh, année ouais. il était plus bon là, tu sais. Ah ça ça a été l'année où que les joueurs qui cognaient fort ont reçu des millions et des millions. Ouais. Hein. Mais il y en a plus un qui joue quasiment. Ouais, c'est ça, mais tu sais tout ça pour dire que euh, des joueurs là qui font que leur club s'en mordent les doigts c'est commun là. les Maple Leafs de Toronto là, la, euh, peu. la première année de son contrat c'est 2013-2014 en 2013-2014 euh, lorsqu'il a signé avec Toronto il a joué 60 matchs 11 points l'année suivante 58 matchs pour 15 points le gars est payé en moyenne sur le plafond salarial 5.25 millions de dollars pendant 7 ans C'est n'importe quoi. Mais il y en a tout le temps des contrats comme ça. Là, on approche là, du 1er juillet. À toutes les années, il y a des DG qui manœuvrent de façon à se tasser d'impact des contrats de marde et qui, le lendemain, se de bord et vont signer des nouveaux contrats de marde. À, à qui ils vont en plus donner des clauses qui les menottent sur les transactions possibles qu'ils peuvent faire. Je, je reprends l'exemple de David Clarkson. Le gars, il a le droit de, soum de soumettre une liste de 14 clubs à qui il veut être échangé. À qui son club peut l'échanger. C'est la moitié de la Ligue qui peut pas le recevoir. Ça te menote en tabarouette, là. Mais c'est les DG qui donnent, ces clauses-là. C'est les DG qui offrent ce genre de contre là C'est les DG qui prennent le gun, mettent une balle dedans, puis se tirent dans le pied ben pour ça ça chiale pour ça la 4. ben oui exactement parce qu'on a euh, écoute c'est le festival du, euh, des, des, des mauvaises décisions le canadien de Montréal là, revenons là, sur notre club euh, à nous le chéri. Là. en ce moment là, on est en train de se dire hey ça aurait donc été le fun si Vegas avait pris Plakeneck on aurait 6 millions de dollars de plus sa masse salariale pour signer un joueur Ce 6 millions-là, c'est le Canadien. C'est Marc Bergevin qui l'a donné. Là, là il est ouais. en train d'essayer de manœuvrer pour effacer ce 6 millions-là pour aller l'ordonner à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là, zéro garantie qu'il va t'en donner pour 6 millions. Et sur les, le marché du UFA, là, on s'entend qu'il n'y a, y a pas grand-père magique-là, là, à part peut-être Joe Thornton, puis tu veux mauditement pas y donner 6 millions pendant plus que deux saisons, mettons, là. Si tu fais ça, c'est une erreur. Si tu y donnes plus que deux saisons à 6 millions, c'est une erreur. Mais il y a surenchère les DG sont pas capables de se mettre des limites qui font de l'allure et se remorcent à se tirer dans le pied de façon répétitive depuis trois conventions collectives. C'est du gros n'importe quoi. C'est de l'improvisation libre depuis des années dans la Ligue nationale. Personne qui était assez wise pour voir que, hey, on a deux patterns, nous autres. Il <rire> y a peut-être John Shaka qui va changer ça un peu. Peut-être. Parce que lui, il a l'air de monter son équipe d'une façon euh, très différente. D'ailleurs, soit dit en passant, John Shaka euh, tu sais, que vous, vous savez, là, ceux qui écoutent la POC, là, euh, que, que j'apprécie énormément l'approche le, le, qu'il qu euh, qu priorise, puis sa façon de faire, a été reconnu par le propriétaire du club pour, euh, pour ce qu'il faisait pour l'équipe a été euh, promu. Il a aussi le rôle, je pense, de président euh, de la formation. T'sais, il fait l'équivalent de Ronald Corry dans le temps avec Montréal et là, de euh, Jeff Mawson. Il surveille lui-même ses propres opérations en tant que DG. C'est hot, hein? Fait qu'il s'autorise mm -hmm. des affaires. Ah, ouais. nice. il fait directement le pont entre le propriétaire puis euh, lui. <rire> Puis son assistant le DJ, tu sais, mettons. Là. Ce que Patrick Croix voudrait faire. Ouais, genre, ben John Cheka, à 28 ans, le fait dans la Ligue nationale. Puis tout le monde rit de lui dans, le, dans les médias traditionnels. ben bon. On a peut-être. Ah, euh, mais tu sais, même ça va peut-être se placer encore plus vite qu'on pense, Arizona. Peut-être. Euh, parlons, écoute, on reviendra peut-être sur, euh, sur les salaires. Ah oui, ben oui, continuons, continuons sur les salaires. Le Canadien de Montréal, je disais là, tantôt, on a besoin de deux premiers centres parce qu'on n'est pas assez brillant pour se rendre compte qu'Alex Yachena qui est dans notre cours et que euh, si on le met comme premier centre, comme la saison passée qui s'en allait, Il y avait un pacing d'un point par match l'an passé avant de se blesser. Ça ressemble pas mal à un premier centre. Puis on a fait les, les calculs, on vous a montré tableur, 20e en termes de production offensive, en termes de, de points par match, en termes de plus et moins et de réussite au face-off. Il est 20e dans la Ligue nationale chez les centres. Je pense c'est équivalent à un premier centre. Si le Canadien s'en rendait compte, on magasinerait seulement un deuxième centre. Mais non, on va se magasiner un premier, puis le prix n'a pas, euh, pas d'allure, puis on va aller changer probablement Galchenok, on y reviendra. Je fais des liens, là. Je tisse ma toile, mon Jerry. Ça s'en vient. vient, là. Eh bien, là, on a besoin de deux défenseurs dans le top 4. Emmeline est parti, Pas une grosse perte. On libère 4 millions de dollars sa masse salariale. Mais on a un gros trou, là. Ça prend quelqu'un pour remplacer Emmeline. Puis, tu sais, Nathan Beaulieu est plus là. Fait qu'on peut pas utiliser Nathan Beaulieu avec son plus petit salaire euh, de, de pinot. Qui aurait probablement commandé un point quelques millions, tu sais? Ah, je sais pas, man. On t'allait le changer. J'ai hâte de voir comment est-ce que Buffalo vont, vont le signer. On est le changer contre un troisième choix. Fait que là, on... Comment sûr qu'il va aller y chercher un 4? Là. <rire> je lâche main. Un 4 millions? Ouais. Ou 4 ans? <rire> non, un 4 millions. Un 4 million. Check check ça. Je serais très surpris. Euh, parce que le Canadien a fait une belle grosse job pour rabaisser sa valeur au point qu'il soit échangeable seulement contre un troisième choix. Il y a des bonnes stats de pareilles. <rire> ouais, je le sais. C'était juste Bergevin qui y cave. <rire> ah, ben là, tu sais. Moi, euh. Les bon ben... doivent se dire, ah! Moi, je te donne juste un tour. <rire> » Mais tu sais, le, le DG de Buffalo est quand même un gentleman. Là. Il a dit en entrevue que pour lui, euh, Nathan Beaulieu était pas. Tu sais, c'était pas la perle rare. Tu sais, c'était pas ce qu'il allait régler tous les problèmes en défensive de son ben club. Là, ben là, c'est parce qu'il négociait avec. C'est clair qu'il ne euh, l'assensera pas de même. Là. Mais non, pis tu sais, il est gentleman. Tu sais, c'est le nouveau gars. Il y a un contrat à signer. Il y n'est pas pour dire, hey, man, on a trouvé le joyau. <rire> c'est ça. Ben <rire> non, là, tu sais. Fait que. Euh, Fait que là, ce qu'on a fait pour patcher le trou chez Marc Bergevin, avec notre improvisation libre euh, d'une durée illimitée, c'est qu'on est allé chercher qui? David Schlemko. Ah, un bonhomme de 6 et 6 pieds 1, 30 ans, 2,1 millions sans salaire salariale. David Schlemko, là, avec euh, les Sharks de San Jose l'an passé, là, c'était, écoute, si c'était le défenseur numéro 5, c'était bon. David Schlemko, là, l'an passé, 18 points, Plus 4. 62 games. L'année an, d'avant, moins 22 avec le New Jersey. 19 points. Ouais, New Jersey, là. Ouais, c'est pas, pas un gros club, mais moins 22 pareil. L'année d'avant, plus 6, 0 partout. 19 games avec, euh, avec Calgary. Puis il y a un 5 match avec 0 points partout euh, avec Dallas. Le gars s'est promené. Dans les euh, quatre dernières années, là, il a joué avec Phoenix, il a joué avec Dallas, il a joué avec Calgary, il a joué avec le New Jersey, il a joué avec San Jose depuis la saison 2014-2015. Ça, c'est pas beaucoup. C'est deux ans. C'est euh... pas beaucoup. Depuis qu'il est professionnel au hockey, là, j'inclus là-dedans la Ligue américaine, soit en 2007-2008, le gars n'a jamais joué plus de 68 games dans une saison. C'est un peu genre le Zach Redmond de 2017. Là. Voilà. Et ce Zach Redmond-là, on le paye combien 2,1 millions. Et pour combien de temps Encore 3 ans. 3 ans Wow! Mais il y, y est pas sur le party. Il y est peigné sur le côté. Sadler qui y fait au moins trois chapelets par jour. Et. Euh, <rire> Et euh, je, je pense qu'il est marié puis qu'il a huit enfants. C'est Ça, c'est le portrait type de ce que Marc Bergevin cherche chez un, un joueur pour le Canadien de Montréal. C'est David Shlimko, mesdames, messieurs. Euh, voilà. Mais... Mais, mais qui aurait prédit que Jody Ben performe autant à Montréal. Fait que tu sais, Slimco <rire> peut encore être correct pour une troisième paire. OK, bon. C'est pas, pas la grosse affaire, mais on l'a pas encore vu. Question piège. Beaulieu a ah. un cinquième choix ou Slimco a un troisième? Je réponds pas à ça, je quitte. <rire> <rire> ouais, non, ça c'est sûr, là. Mais tu sais regarde, Beaulieu, je l'aurais gardé moi avec euh, lui, on va se le dire là, son échange à Buffalo n'est clairement pas dû à ce qui est sur la glace c'est un bon défenseur offensif qui a pas encore atteint son plein potentiel, il a juste 24 ans lui là son problème, c'est son attitude moi je te le dis de suite, la fois où que ce gars là a été échangé, c'est quand il a été mis sur la Sur les, dans l'estrade le et qu'en revenant ouais. ben ouais il y a ça et même avant je te moi, ça fait longtemps qu'ils qu qu veulent les changer. Mm -hmm. ah oui puis il y avait dit ouais ok moi j'ai absolument rien appris moi je m'excuse <rire> mais en partant de... <rire> Tu t'es tiré dans le pied, je veux dire, même si c'est ça qui se passe dans ta tête, tu es assez intelligent pour faire, moi dire ce qu'ils veulent, ce que je dise, <rire> ça va bien aller. Ah Mais tu sais, sur Twitter, ça s'appelle Nate the Great, là, la modestie, ouais, c'est pas ouais, ça. Là. Mais, mais en même fait... temps, t'sais, t'sais, oui, je comprends que le message que es censé dire, puis je suis d'accord avec toi, t'sais, les dirigeants dans l'île nationale, c'est ça qu'ils veulent, Pile sur ton orgueil, dis ce qu'ils veulent entendre, femme ta gueule. Tu sais, je comprends ça, tu le comprends, on le comprend tout. Mais en même temps, là, quand Nathan Beaulieu regarde l'alignement du Canadien de Montréal l'an passé, là, il se fait mettre des estrades en disant Tu n'es pas fiable, tu causes des revirements, tu n'es pas, euh, tu pas euh, le plus constant. Ok, cool. Et là, il se compare, il regarde les autres défenseurs, puis il fait comme. Ben oui, mais Mélane, il jouait avec Weber. C'est quoi le problème? Non, c'est. C'est-tu si pire que ça? C'est sûr que l'encadrement envers Nathan Beaulieu était zéro plein ball Comme l'encadrement qui était en l'entour de Suban, en l'entour de Galchenyuk. Ça, je suis totalement d'accord. Il regarde de l'autre côté, il fait comme Nesterov. Ouais. OK. Lui il joue. OK. Il regarde de l'autre et il fait comme. Davidson, OK. Petrie, OK. J'ai plus de points que tous ces gars-là. Ouais, ça, c'est sûr. J'ai moins de revirement. Ma fiche de revirement, même si ça a été un peu tout croche, on se l'est déjà dit. C'est une stat de marde euh, par la Ligue nationale parce que pas euh, compilé de la même façon pour tout le monde. Puis, dépendamment des systèmes de jeu, varie. C'est moi qui en ai le moins. Mais c'est moi qui est inconstant. C'est en Ça se peut-tu que ce soit comme le hors-glace ou les impressions ou l'air, peut-être, qu'il l'a ou qu'il fait ressentir aux autres qu'il ait joué pas mal plus que ses chiffres? Parce pense que oui, moi. Non, mais c'est sûr que c'est l'hors-glace. C'est ça que je te dis, c'est vraiment pas sa glace. Le gars est un bon défenseur. Si le gars se place moindrement ou qui rentre dans les rangs ou peu importe, parce que malheureusement, c'est ça dans la Ligue nationale, ce gars-là va avoir une belle carrière. Phil Housley, je pense qu'il le connaît ou je sais pas trop, peu importe, ils ont peut-être déjà une relation. Ben, mais lui il était dans le programme de développement américain, fait que peut-être qu'au niveau junior, euh, ils, ils sont affrontés ou des choses comme ça. Fait je peux, je peux, peux peut-être voir des connexions, mais là je connais pas le parcours des deux gars dans toute leur vie. Là. Ok, mais en tout cas, peut-être que ça va se placer, puis peut-être qu'il va finir l'année prochaine avec genre 40 points, puis le monde va genre, hey, pourquoi qu'on ait changé Nathan Bowler, blablabla, Ben oui, mais regarde, c'est fait, c'est fait, on peut rien faire, quand même. Sauf que là, il va falloir qu'il arrange ça. Puis c'est pas justement, comme qu'on dit avec un David Schlemko, que ça va arranger la brigade. Ce gars-là est un 6 7 défenseur à Montréal facile, même avec des manques de défenseurs. T'sais. <rire> t'sais, comme là, on sait que Nikita Nesterov ne revient pas, tout comme Dwight King et Brian Flynn. Ce qui est, en mon sens, une christie de nouvelle nouvelles aujourd'hui. Euh... Mais là, André Markov n'est pas signé. Yeah, dans le fond, là, en ce moment-là, tu sais, Shea Weber, Jeff Pantry, Flemco, Davidson, puis Jordy Ben. C'est ça ta brigade défensive. Ouais. Tu signes Markov, puis ça te prend clairement un autre défenseur. Mais tu signes Markov, puis, tu sais, ça dépend du prix. Là. Le Canadien oh, de Montréal ouais. a 21 millions. J'ai écrit 23 dans mes notes, là, mais 21 millions pour signer soit Markov ou d'autres défenseurs. Ça en prend au moins deux, là. Si tu veux un top 4 qui y a de l'allure, là, ça te prend... Uh, Weber qui est ton numéro 1, ça te prend un numéro 2 qui. Faut pas que ça soit Markov, là, parce qu'il peut pas traîner, il peut pas passer 82 games cette saison à plus de 20 à 23 minutes par match. Là. Impossible. Fait que Markov ne peut plus être ton défenseur numéro 2, il peut pas être ton numéro 3 non plus. En principe, c'est censé être Petrie mais on s'entend que plus souvent qu'autrement, il est ton numéro 4. Fait que ça te prend un 2 puis un 3. Ouais, pis, pas juste ça, là. Tu sais, genre, là, il y a du monde qui joué, « Ouais, mais on a Jacob Jarabeck. T'as-tu déjà as vu jouer Jacob Jarabeck, toi? <rire> » Non. Et <rire> voilà, fait qu'il ne rien, tu sais. Je veux dire, Noah Juleson pas sûr qu'il est prêt, pis ça, on va le voir au en entraînement. Non. Nope. Sinon, là, en dessous de ça, là, c'est pas Joel Henley, pis c'est pas Ryan Johnston qui sont venus jouer l'année passée à Montréal qui vont sauver quelque chose. Pas Brett Lernout non plus, là. Brett Lernout, là, je m'excuse, là. Mais ce gars-là va finir dans les Games ok? Faut qu'on se calme, là, à voir nos jeunes un peu trop forts, là. À un moment donné, il y a des limites. Fait. En ce moment, ta brigade défensive, Carrier Price, doit avoir mal à la tête. <rire> il, ouais. est il est content, comme tu as dit, avec l'ajout de Jonathan Drouin. Il est content avec les mouvements qu'ils ont faits. C'est pour ça que je te dis que Nathan Beaulieu, même si ça crée un trou, il doit être content. Carrier Price a pu voir Emmeline, parce qu'Emeline, côté revirement, là, Il en fait sans trarondelle, pis ça, je pense c'est pas calculé. T'sais? Quand il s'en va plaquer les joueur à sa bande pis qu'il manque, ça crée une christie d'ouverture, okay? Fait que les stats là, on va les lâcher un peu, okay? moi, moi, Alex et Emeline, je suis content qu'il soit parti. Oui. Moi, je suis plus content que Emeline soit parti que Plecanet. Pourquoi? Je me fous du 2 millions qui y entre les deux, là. Moi, Emeline... C'était bien le fun quand il plaquait des joueurs, mais quand il manquait, je t'en lâchais 3-4 dans les sacs, là, puis euh, c'était stressant à avoir une game. Mais au moins, Plecanet a une utilité. Il y a pas le bon contrôle pour ça. cette utilité-là, mais au moins, il y en a une. C'est un peu ça aussi qui nous fait détester le joueur, parce que Plecanet, c'est 3 centre, deux e centre, deux moins, moins que trois mettons là à 3 mettons trois là tu sais faisons un te à 3 millions on est, en on est en amour avec on l'adore on, on on y achète des cols roulés en deal chez Costco c'est ça tu sais c'est plate à ce point là parce que il va faire sa job à Montréal puis il se y plaint pas. puis tout est, est merveilleux un peu Prêt. princesse surtout en série mais tu en saison oui il est là. ben c'est ça. Mais sinon en tant que tel T'sais, tu sais, tu l'as dit un peu tantôt, Galchenyuk, c'est un peu une solution qu'on a à l'interne, qu'il faut gérer comme du monde. chris au centre, puis Chris dit patience. Moi, c'est un peu ça, je ferais. Ouais. Tu commences au centre, t'es centre, je me fous si tu veux jouer à l'aile, tu vas être au centre. On n'arrête pas de Claude Julien qui a développé Patrice Bergeron, l'un des meilleurs centres de la Ligue nationale. Défensif Ouais, oui, okay, continue. il est quand même, quand même bon offensivement. Il est y capable de faire les passes. Ce n'est pas 100 points. Oui, mais c'est aussi le gars qui n'a pas été capable de rien faire avec Tyler Seguin pour le coller au bout de ses bras et venir rien recevoir en retour. Peut-être, mais encore là, ça c'est quoi? Je vois plus, de liens, entre... ben, vois oui, plus mais... de liens entre les styles de jeu de, euh, de, de, de Seguin et Galchena que entre potentiellement Galchenok et Bergeron. Là, t'sais, fait que... Oui, non, ça, c'est ça. Je comprends ça. Sauf qu'en même temps, ses gains, c'est pas son talent qui l'a échangé. Ses gains, c'est son attitude ouais. qui l'a échangé. Fait que... Je sais pas. Moi, en tout cas, moi, moi, ce que je fais, c'est sûr, là, je veux dire, à moins que t'aies une espèce d'offre à ne pas refuser, là, tu gardes Galchenok. Je dis, moi, il y a un de mes amis qui me dit, toi... First, mettons, mettons là, que New Jersey sont un peu dans le guise de, de, de, de, -de bin, qu'ils se disent Hey, moi je veux Gatchanyok, je te donne mon premier, tu le fais-tu? Chris, oui. Pourquoi? Parce que tu peux aller te chercher un Bonjour. de bon joueur. Là, as le choix. En passant, je toucherai pas à Nolan Patrick. Moi non plus. Parce que Ça si même... tu y touches, il casse. C'est ça, <rire> mais il euh, y chier peut être quelque chose de très, très intéressant. Ouais. tu sais, Avec des jeunes comme Jonathan Drouin, qui est probablement un meilleur passeur que un meilleur scoreur, Patcher Eddy, l'année passée, moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Ben, moi, regarde, je disais sur le dernier show avec, euh, avec Sly que euh, moi, je verrais une ligne euh, avec Drouin à gauche, Lekkonen à droite et Galchenuk au centre puis euh, Drouin m'a répondu ça va être une solide quatrième ligne à Montréal <rire> ouais, c'est la façon de gérer du Canadien de Montréal c'est une question de sa mentalité puis la défensive est donc importante mais moi clairement je ne sors pas de l'alignement au salaire qu'il va commander tu l'as tellement rabaissé là, que, au salaire qu'il va commander trouver l'équivalent d'un premier centre à ce prix-là tu ne seras pas capable donc tu vas augmenter ta masse salariale puis tu vas être encore plus coincé Ouais. Mais moi, le meilleur des mondes, parce que moi, moi, droin, je suis un de ceux, je sais que ça n'arrivera pas, j'étais moi pas des roches, mais je suis un de ceux qui le calissent au centre. Je sais qu'il a tout le temps joué à l'aile, ouais. mais il est capable de jouer au centre. Il le fait de junior. Le gars, c'est un bon passeur. Ça serait. Moi, je l'essaierais. Tu mets droit au centre, t'as à gauche ou à droite. Je me je fous bien en fait là et tu mets un Brandon Gallagher. Le mixte dans, ce, dans, ce, dans cette ligne-là, t'as un droit qui fait des passes, t'as Patcherly qui tu t'as un Gallagher qui dérange tout le monde. Puis Gallagher l'a prouvé, oui, ça a été moins facile dernièrement à cause de ses blessures, mais ce gars-là encore du bon hockey Il est super jeune encore, là. On, on va le laisser jouer. Ta deuxième ligne, justement, tu mets Galchenyuk au centre de la deuxième ligne, tu y mets un Radulov à droite. Dans le meilleur des mondes, il est signé. <rire> c'est pas fait. <rire> On va y revenir. C'est ça. Mais euh, tu y mets Radulov à, à droite, mettons. Les je sais que euh, c'est bastonné, il est gauche dans le fond. Tu y mets Lekonnen à gauche. À Changer, que l'année passée, ça a bien été avec les conan, mais ça allait bien avec Radulov. Tu y mets les deux en même temps. Là. Tes deux lignes se ressemblent étrangement. C'est pas mauvais. je garde Parce les... que... Radulov, c'est un très, très bon passeur. Katshanyok, d'après moi, c'est un meilleur scoreur que passeur. Puis le Conan fait la même job qu'un Gallagher. Tes deux premières lignes sont merveilleuses comme ça. Là. Ouais, mais tu sais, il ne faudrait pas que euh, Radulov demande 7 millions pendant 6 ans. Comme c'est le cas en ce moment. Ouais. Mais en même temps, il y avait des rumeurs. Sur DLC, on parlait. Georges Lac en a parlé. Qui, man, qui, qui aurait probablement un deal de fait à trois ans. Je me demande pourquoi tout d'un coup, c'est cette info-là qui sort. Ouais, sais Même Marc Bergevin a dit qu'il était ouvert à la possibilité d'échanger les droits de Bergevin. Ouais, ben enfin, ça, de, vraiment, de, de Radulov, je veux dire. Ça, euh, on va se le dire, c'est un move de négociation. Oui, tout à fait. Mais Genre, il regarde, je ne suis pas prêt à te donner autant. Je peux t'échanger s'il faut. T'sais. Mais il l'a quand même dit. tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais si le gars veut rester à Montréal, je pense qu'il veut rester à Montréal. Je pense sûr. Je sais pas. Pas si sûr. Semble-t-il qu'un club la qui y a offert 9 millions? Ouais, mais ça a l'air qu'il a déjà refusé. <rire> Peut-être. Là, y on, tombe, on, non, on tombe des <rire> spéculations pas mal, Là, mais eh, en ce moment, je t'ai dit tantôt, là, ça te prend deux joueurs de centre, en, en théorie, parce que le Canadien ne veut pas mettre Galchenuk au centre. Ça te prend deux joueurs de centre, deux défenseurs sur le top 4, et t'as 21 millions. Et là-dessus, écoute, j'ai même pas pensé à mon affaire, faut que tu signes Radulov. Ça te prend un ailier droit, là, parce que sinon... À gauche, à de l'allure. Tu as, as Drouin, Patcherity euh, et euh, Galchenok. Mais à droite, tu as euh, Tasha, Gallagher, Mitchell. C'est ça, là. Byron, peut-être? Mais Byron joue partout, moi. C'est pas, pas un gros char, là. Mais c'est surtout pas gros, là, en partant. Là. Ouais. <rire> Mais tu sais, c'est, mettons que l'aile droite est pas mal plus faible que l'aile gauche, là. Ben, c'est sûr. Ben, en fait, Radulov signe pas Montréal, ton aile droite est mauvaise, là, pour oui. vrai. Là. Fait tu sais, t'as as 21 millions pour signer l'équivalent de 5 joueurs de ton top, ben, top 6 à l'avant et top 4 en arrière. c'est serré, là. Ça, ça veut dire que si tu le splits en 5, là, ton, ton 21 millions, là, t'arrives à 4 millions par joueur. Ah, ouais. Bon, Faut juste pas qu'il signe Travis Morgan, mettons, là. <rire> ben, c'est encore une fois une question de que, comment tu répartis ta masse. Moi, je, écoute, je, je comprends pas encore que le Canadien de Montréal puis il y aurait pas été pris, là, mais comment ça se fait que le Canadien de Montréal a protégé Andrew Shaw? Njushua ouais. n'a pas rempli sa mission l'an passé, a pas généré de points, il y a pas été. Peut-être, tu vas peut-être mettre ça sur le dos de l'adaptation, là, mais il y a pas été le joueur qu'on s'attendait euh, d'un gars qui est censé avoir dû les deux chips, qui a gagné une coupe, c'est ça qui fait que tu es bon, Dwight Kingstyle. Il y a, y a pas été bon, tu sais. Puis à toi, il y a 39, pas été mauvais, mais. Mais pas y pour été... 4 millions, là. Non, mais il y a été bon une semaine sur deux, mettons, là. <rire> Ah, ben là, écoute, ils ont commencé. Tu sais, la semaine sur deux, c'était-tu une semaine de deux ou de quatre matchs? Hein, t'sais, euh... Ouais, non, c'est sûr. <rire> tu sais, il a été blessé aussi, euh, il commence au cérébral. Euh, ça Tu sais, le, le meilleur exemple, Galchenok, blessé, il est revenu, puis c'était plus le même joueur, tout le monde l'a échangé, tu sais. Ouais. Que... Mais, tu sais, en partant, <rire> c'est parce que Galchenok, il y a avant la blessure que ça allait bien, puis après que ça allait plus bien. elle joue ça ça allait mal tout le temps. <rire> moyen, tu sais. Ouais, oh, ouais. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, je comprends pas qu'on l'a protégé de un puis de deux. Écoute, on est encore pogné cinq ans avec, la 4 millions, là. Euh, Mais t'aurais protégé qui? Ben, moi, j'aurais protégé euh... euh mon... Je sais pas là. Udon, whatever. Là, peu, peu <coughs> ouais, mais mettons même tu protèges Udon, là, ils prennent Emeline pareil. Même s'ils prennent y une douche ça, on paie moins d'argent sur le cap salarial. C'est un bon move. Mais je le sais, mais c'est. C'est. Ouais, <cười> dire, on a fait comme Hey, prends-lui, prends-lui, prends-lui, parce que non, les autres fois, t'es vraiment de la merde, là. Mais tu sais, parce que en théorie, tu protèges pas Brendan Gallagher, là. Quand tu protèges Brendan Gallagher, c'est parce que Chris, ton attaque est pas forte, là. Puis quand tu protèges en arrière, Jolie Ben là, parce que Chris ta défensive est pas forte là. Ah oh, non, ça, ça, ça c'est sûr. En même temps, je suis quand même content Jolie Ben parce que. Mais non, mais Chris c'est un défenseur. Oui, je le sais, je t es t es le sais. C'est un défenseur mais... numéro 5, là. On peut, on va en trouver 8 dans la Ligue nationale gratis là. C'est sûr. L'autre jour là, j'ai, écoute, j'ai viré le coin là. Je en charge. Je m'en allais... allais à la job. Je vais virer le coin. Je n'en fargeais deux. Chris, des défenseurs numéro 5 dans la Ligue nationale, j'en crois ils 60 par semaine. Si, il bon, y en a du défenseur proche de chez vous. Il <rire> y a une talle C'est là qu'il pousse <rire> <rire> Au printemps, ils y les récoltent. <rire> non, mais, mais c'est sûr que le club de Montréal, c'est pas un gros club. C'est pas un club élite, puis on n'arrête pas de le répéter. C'est quelque chose de, de, de relax comme club. C'est Caver Price, hein? parce que sinon, euh, ça fait dur. Écoute, je ouais. te posé la même question que Sylvain. Là. Puis je sais que tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, toi, parce que tu es attentif comparativement à lui. Là. Mais je relance ma proposition de transaction. Là. Ok, Fleury est rendu à Vegas, mais mettons. Cara <rire> Price, euh, t'échanges Fleury contre Petrie. Euh, ça tient moins là, parce que là, il n'y a, euh, y a plus Sergachev pour euh, prendre le spot. Puis disons que la défensive est, est ordinaire. Là. Mais Price contre Monahan et Shinkaruk et euh, Petri contre, contre Fleury. Tu te remarques, tu sais, un moins bon club. Tu as, as, as, as un vrai bon premier centre. Tu as Gashina qui est ton numéro 2 et as un gardien de but qui est très, très, très capable de faire la job pour encore plusieurs années. Puis qui te coûte en plus moins cher. Puis il te reste à Patching défensive un peu là. Tu viens de régler ton attaque. Ton top 6 est, est béton, puis t'as un gardien de but que y tu sens. T'es-tu mieux positionné de même que ou t'es mieux avec Petrie et Carey Price Non, c'est sûr que l'autre option peut être très très bonne. Mais en fait, c'est ça l'enfant, c'est qu'avec Carey Price, si t'inclues Carey Price dans une transaction, là. pas mal n'importe où là. Je suis pas mal sûr, peut-être le New Jersey, non, là, par exemple, parce qu'ils ont, ont rien là-bas. Ils là. en ont juste pas de centre, là, mais de euh, oui, ouais, bons ben... joueurs en général. Ouais, c'est ça. Mais je pense que peu importe où t'échanges ce qu'il y Price, tu peux clairement améliorer ton attaque, là. Tu peux améliorer ton attaque, ta défensive. Tu peux... tu peux améliorer ton club. Point à la ligne. Tu sais, ta transaction, justement à Calgary, j'adore la transaction. Euh, même avec les. Même avec Vegas, tu pourrais améliorer ton club en faisant un trade avec eux autres. Là. Encore en incluant Marc-André Fleury. Ouais. Tu vas chercher Fleury, mettons, là. Puis tu vas chercher un Marc-Méthode qui est très très efficace, ou même un chez Théodore. On va y aller avec chez Théodore parce que ça fit plus avec le fait qu'on va chercher un jeune. Mm -hmm. Tu sais, Fleury, Théodore, là. puis tu inclus. Il faut que tu en trouve un, un William Carson parce qu'il est jeune, mais avec. Là. Make a reprise. Puis, il y a un autre joueur pour combler la jeunesse. Là. Ben, non, attends un peu. Regarde. Faisons de quoi qu'il y a, qu y a plus à l'heure. Shepaïov, méthode fleurie contre Price et Petrie. je suis sûr que Chepachet viendra pas. Là, ils, vont, ils, vont dire, ils vont dire non, là, mais tu sais, il y a moyen de construire. Le, le principe, c'est même pas que Price compte d'autres choses. Le principe, c'est de dire, t'as une masse de talent X en ce moment-là. Care Price offre, mettons, mettons qu'on chiffre ça sur 100. Là. Care Price offre des performances de 95%. Mettons. Là. Dans le top, là, ça serait ça. Care Price est à 95$. Ce 95 là, il te coûte en ce moment 6.5 millions de dollars. Donc sur la masse salariale, tu as une slot de 95% qui est remplie par le 6.5 millions. L'an prochain, il faut leur signer. Et on va leur signer pour plus cher. Donc, ta slot de 6.5 millions que tu t'en donnes pour 95, bien là, elle va prendre de l'espace pour 9 millions. Ben, mettons qu'on est généreux et on est fin envers le Canadien puis il fait des concessions. Là. Pour 9 millions, t'as le même 95. T'as le même 95 briques, mais réparti sur 9 millions au lieu de 6.5. Le Canadien perd de l'espace à sa masse salariale tout en maintenant le même niveau de talent. Ça ne peut pas être un bon deal. Le Canadien ne peut pas s'améliorer en ayant autant de talent mais moins d'espace sur le plafond salarial. C'est mathématiquement impossible. Et Carey Price ne s'améliorera pas. Non, il va y en dégradant. Hein? Oui, puis, tu sais, même si se maintient pour 2-3 saisons, parce que son contrat va être probablement de 6 ou 7 années, là, cette, cette saison-là. Euh, même s'il si se maintient pour les prochaines saisons il va finir par dégrader mais il n'ira surtout pas en s'améliorant à 29 ans il n'y a pas un gardien de but qui fait comme hein, commence à être bon pas que des trucs. Non, non, t'sais, c'est pas là que ça se passe. Là. Donc, le Canadien n'a aucun avantage à re-sneaker price. a tout avantage à l'échanger, là, pendant qu'il est au top de sa valeur. Et à aller chercher un maximum de valeur en retour qui, elle, si elle n'est pas au même niveau que lui, aura la possibilité de s'améliorer. Ce qui veut dire aller chercher du talent qui est plus jeune, qui va aller en augmentant, t'sais. Mais, quand, euh, euh, t'sais... Là, on parle de théorie parce que ça arrivera pas. T'sais. Marc Bergevin, lui, il est convaincu que les succès du Canadien sont inévitablement reliés avec les performances de Price. Il y a deux ans, Carey Price a raflé tous les maudits trophées dans la Ligue. Est-ce que le Canadien a une coupe? Non. Cette année, là, les finalistes au trophée Vizina, il y en a t il un qui a une coupe? Non. Dans les dernières années, nommez-moi le dernier euh, gagnant là, du... ou le, le dernier top 3 gardien de but de la Ligue qui a gagné une coupe. Vous allez me dire, peut-être, Quick, il y a... Écoute, ça fait presque 7 ans maintenant, la, la, la dernière coupe euh, des Kings. 7 ans? Ben, je, me semble, là, ça commence à être loin. Peut-être plus dans les 5 dernières années. Les Kings, c'est quand la coupe Stanley? Je, je m'en souviens pas par coeur, là, mais... Je sais que ça passe vite en maudit dans la Ligue nationale, là. Moi, d'après moi, Guy Carbonot, c'était le coach de 3 ans. Tu sais, fait que ça passe vite en tabouard. Okay? Mais euh... Non, mais je pourrais pas dire. Ben, dans le top 3 de la Ligue, le. Crawford doit l'avoir été pendant que Chicago ont gagné la Coupe. Ben non, ben non, ben non, ben non. Même pas en nomination au Vizina. Ben non. La dernière coupe des, oui, des Kings... Écoute, moi, j'étais là 7 ans. Euh, euh, Pittsburgh, Pittsburgh, Chicago, Kings. Chicago, Kings. Donc, euh, c'était 2014. Fait qu'il y a trois ans. Trois ans. C'est pas sept si ans, ah ouais, là. Ouais, non, j'exagérais je, peut-être un peu, mais tu sais, même si on continue, là, on, on, on continue, là, tu sais, après ça, là, t'avais euh, Boston, Chicago, Pittsburgh, Detroit, euh, tu sais, Detroit a gagné la coupe, puis c'était euh, à chèque en fin de carrière, là, des nets, là. C'était pas, euh, pas ça. C c non, ça, c'est 2002. C'était... C'était-tu Osgood? Écoute. 2007. C'était qui d'un but? Starting Goaltender, Dominique Achec avec Chris Osgood. Okay, je les ai nommés tous les deux. Bon, il n'était pas au top de lu à ce moment-là. D'avoir le meilleur gardien de but de la Ligue ne t'assure pas de gagner une Coupe. Ça, c'est une corrélation qui n'existe pas dans la Ligue nationale. Ça t'amène peut-être en série. Ça te génère peut-être plus de points pour te rendre en série. Mais ça ne t'assure pas une Coupe Stanley. Avoir le... un bon club, ça, par exemple. Est-ce que tu le sais, c'est qui le dernier gagnant d'une Coupe cette année qui a gagné le trophée Vizina? Euh, non. En 2010-2011, est-ce que Boston a gagné la Coupe? Euh, 2011, oui. fait que Tim Thomas a fait le, le doublé. C'est le dernier bon. goaler Qui a gagné le Vizna et la Coupe hey, J'avais 17 ans, Chris, que je suis hâte. J'avais pas le bon club, ah. j'avais pas ah. le bon gardien, mais j'avais le Satan. ans. <rire> c'est à 36 ans qu'il a fait ça, ouais, Tim non, Thomas. c'est une anomalie. C'est sûr, tu sais, c'est. non, c'est quelque chose. Je voulais juste voir, puis j'ai comme, taa, bah, ouais. what? C'est. Euh, ouais. Fait que, fait que tout ça <rire> est une question de, de, de maximiser le talent versus le cash. L'espace que tu as le pourcentage en est pris pour une dose X de talent et de te fermer à l'idée. Je te dis pas qu'il faut que tu le fasses, mais il faut au moins que tu évalues la possibilité. Et en ce moment, Marc Bergevin nous dit que c'est absolument impossible. Ça ne devrait jamais être impossible avec un avec un non catégorique. Wayne Gretzky aurait passé sa carrière à Edmonton. Puis on le sait tous que c'est pas arrivé. Mm. Tu sais, Wayne Gretzky là pendant quasiment toute sa carrière, était le meilleur joueur au monde. L'année après sa transaction, les Halleuses ont quand même gagné la Coupe. Puis ils venaient d'enlever cette dose de talent-là de leur line-up. C'est pas impossible de gagner, même si tu échanges ton meilleur joueur. Faut que tu aies tous les bons gars dans la bonne chose. Voilà. Est-ce que le Canadien a moins de chance pour une Coupe avec un Fleury? Pense pas. Fleury, il vient d'amener les pingouins en finale de la Coupe cette année, là. Il a pas pu finir la job, mais il aurait été capable. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple en avant de lui un Christy de beau club? En partant, si tu peux avoir Crosby, Kessel, Malkin. Juste ça, c'est pas en plus, ça, faut ça pas oublier. Pas <rire> faut pas oublier que le temps était pas là. Oui. Qui est quand même dans ton top 5 des meilleurs joueurs de ton équipe. Mm -hmm. Puis ils ont quand même gagné une coupe. Fait que c'est possible justement de gagner une coupe. Ben, tout à fait. Mais c'est la fameuse rumeur aussi qu'une fois en série tout est possible. Là euh, on peut-tu tu sais, peut -tu avoir euh, tué cette mythe-là une fois pour toutes là? Tu sais pas? Tiens, à un moment donné, okay, c'est de la dernière fois. C'est pas mal. C'est pas mal euh, les car euh, la Caroline. là. Qui est un vrai est club là. qui était pas supposé être là puis qui gagne, là. 2006. 2006. Un bon bout, là. C'était des méchantes, pas bonnes séries, Mais, euh, ouais. Mais, tu si on regarde ça, Toronto va avoir une coupe avant Montréal. Ben, clairement. Edmonton aussi. <rire> Edmonton aussi. Ah. Ils sont capables de changer Eberle puis ils vont avoir un meilleur club. Ben, Ron va être quelque chose. Hein. Ben, oui. Bonne transaction pour les deux. C'est clairement une meilleure transaction pour Edmonton. C'est même pas oui, proche. Ils il se rajeunissent puis perdent de l'argent, mais euh, quand même. Ben, en fait, c'est l'inverse. Edmonton se rajeunit et gagne de l'espace ouais, oui, sous le plafond salarial. Ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Oui, ouais, mais y, je veux être clair. Là, je veux dire, je veux dire <rire> les vraies affaires. Là, parce que là, t'as mélangé comme contradiction pour dire que c'était bon. Oui, c'est <rire> ça. Mais... <rire> sais, Edmonton a tout à gagner de faire cette transaction-là. Mais, mais je comprends pourquoi que euh, la formation des Highlanders le fait. Tu l'as dit tantôt, pour plaire à qui? À John Tavares. Il faut qu'il signe, là. Hein? Fait qu'il faut qu'il soit content. Ben oui. Mais John Tavares, là, il a 26 ans. C'est pas vieux, là, on s'entend, là. Mais normalement, un joueur d'attaque, là, c'est euh, pas mal euh, autour de 30-31 ans que ça commence à diminuer, là. Mmh. il va re signer un nouveau contrat 7 ans 8 ans je pense qu'on le droit à 8 quand il y appartient déjà à l'équipe euh, ouais. ça, ça va être 8 ans facile va, 9 millions par si, année il va signer 8 ans puis les 4 dernières années il va coûter trop cher Coute, si il coûte 5.5 là, là ça va être facile 9 millions facile puis à la Oveshkin, comme on disait tantôt il va coûter trop cher Puis le club uh -huh. va finir par s'en mordre les doigts. Puis même pendant qu'il coûte pas encore trop cher, il empêche son club d'aller chercher plus de talent pour le même espace sous le plafond salarial. Mais ça, c'est euh... une affaire. Euh, T'as comme ouvert une parenthèse sans le savoir, en fait. Carrier Price, là, uh -huh. qui va signer son nouveau contrat. Ouais. Personnellement, c'est sûr qu'avoir le gros salaire, c'est bien. <rire> c'est ce qu'il cherche c'est normal mais s'il si veut vraiment le gros trophée puis qu'il veut que ça se fasse en Montréal dans la logique des choses faudrait pas qu'il y aille chercher un 10 millions par année tout à fait à la Trosby, limite. le meilleur joueur au monde c'est Nick Crosby en ce moment puis tu sais Car on peut, on peut négocier Peut-être pas cette saison, mais déjà il y a, y a moins d'un an, c'est encore le meilleur joueur au monde. Le McDavid, pour moi, l'a dépassé. Là, mais mettons, là, au moment de signer, il était le meilleur joueur au monde, il a signé pour 8.7. Ça a forcé Malkin à signer pour 8.7 aussi, tu sais. Mais ça a fait surtout que ben, ce club-là est capable d'être compétitif aujourd'hui. Ils ont de l'espace pour payer d'autres mondes. ouais c'est ça. Ils ont un KCL Ils ont un temps. Vu du congence ouais. de, de, de Dion Faneuf. <rire> je vois un lien avec, ton, avec ta, ta dérape là. Il y a un beau lien là. Ouais, non, ben effectivement, il y a un beau lien, mais. ce gars-là va se faire ruer ah, le premier match à, à Ottawa. Tellement. Ça c'est sûr. Mais tu sais, comme je disais, le gars. Faut, tu peux le voir de ce côté-là. Le gars, le cote, de vouloir rester à Ottawa. C'est juste que le monde ne pas tant sur lui à Ottawa. <rire> J'y aurais pensé, moi, avant de faire le moule. <rire> ah. Moi, je me demande, t'sais, même sur le plan individuel, qu'est-ce qu'il a gagné, lui, Collier, ça restait là? <rire> Absolument rien. Non, mais t'sais, à la limite, qu'est-ce qu'il y avait à perdre? T'sais, son salaire, Vegas l'aurait probablement pas pris. Puis au pire, sa blonde est actrice. Vegas, pas de mauvaise place pour être actrice. Je comprends pas. J j j j Même sur le facteur humain, je comprends pas son move. Puis on a parlé sur le dernier show, là, on, a, on a pas mal fait le tour euh, de, de cette question-là là, de, de Faneuf, mais je comprends juste pas. J j j Ça me rentre pas encore dans la tête. Il y avait rien à gagner de conserver cette... Euh, D'obliger de, de, de, de le club à le protéger. Il rien à gagner. Son club n'est pas est... meilleur aujourd'hui. Euh, il reste Ottawa. J'aime bien Gatineau. J'habite là. J'adore ma ville, mais écoute, euh, Vegas ou Gatineau, pas sûr. <rire> je ne sais pas. tu euh, prendrais peut-être Vegas. Je ne suis pas dans sa tête à lui, mais je ne comprends pas. Il n'y a peut-être rien à comprendre. Peut-être. T'es juste qu'il l'a mal vu, tu Il y avait de l'argutur. Moi, je ressens, tu me bougeras pas de ça. Je sais pas, man. Puis c'est une patate chaude, là. Je parlais sur le, sur le show avec Sylvain. Euh, puis gars, je referai pas de la, la longue histoire, là. Mais il euh, euh, y avait euh, Burroughs qui était en entrevue, puis avec euh, Martin Lemé sur On Jazz, puis euh, le podcast de RDS de hockey. Puis tu sais, il racontait, euh, tu sais, on lui y a posé la question, comment tu trouves ça, tu sais que le gars il lève pas sa cloche, blablabla, pis. Chris, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde, tu sais? D'un côté, le gars, il, écoute, au moment où est-ce qu'il est, -ce qu est signé, le club, il a donné son esti de clause. Il méritait, tu sais, il a le droit, puis la convention fait en sorte que tu le droit d'en donner, puis tu as le droit de le recevoir. Il l'a signé, il l'a signé, tu sais, tout le monde était d'accord à ce moment-là. Mais d'un autre côté, le club va être moins bon, fait que finalement, euh, tu sais, il nuit à, à 22 autres joueurs, là, à tout un club, à toute une organisation, tu sais. C'est un catch-twin et tout, mais c'est la Ligue nationale qui se met elle-même dans, ce, dans, ce, dans cette patente-là. Surtout qu'il n'ait pas pris Bobby Ryan, par exemple. Ben, il se va déjà coté sur le plafond, là. Puis Bobby Ryan, euh, tu sais, à 7,5 millions euh, pour des saisons ordinaires. Puis, euh, tu sais, euh, tout le talent qui sort par les oreilles, mais aucune intensité pour aucune bonne volonté. Moi non plus, je l'aurais pas pris, là. quest que non aucun intérêt dans Bobby Ryan. Peut-être juste moi qui est y fou, Ça se peut. Peut-être. En même temps. Il y, y a des rumeurs en ce moment comme quoi... Ah non, avant, avant d'aller là, tu, tu, tu parlais de... de de, t'sais, de signer un contrat puis de, de, de bloquer l'espace puis on a comme bifurqué. Je veux que tu reprennes cette ligne-là parce que je pense qu'on peut creuser un peu là-dessus. Là. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais comme dans le temps, les, les Red Wings euh, avaient fait le move justement de signer genre pas trop cher parce qu'il voulait gagner des Coupes Stanley bac back à back ouais. ça a marché dans la ligne nationale d'aujourd'hui il faudrait que cette mentalité-là revienne puis tu sais moi des rumeurs c'est des rumeurs je veux dire c'est bien le fun là. tu lis un texte puis ça, ça te donne de quoi à faire là. mais tu sais le monde qui dit que Carey Price va signer un contrat monstrueux ce qui est logique de penser parce que c'est quand même un des meilleurs goalers de la ligne nationale <rire> Mais est-ce qu'on pourrait quand même penser que Carey Price, lui, dans sa tête, se dit Regarde, OK, 6.5, c'est ça que j'avais. Euh, J'ai donné des bonnes performances. Tu sais, oui, il peut peut-être demander un contrat genre plus long. Je le comprendrais. Puis à la limite, ça va donner le temps à d'autres goalers de venir euh, s'installer à Montréal. Mais tu sais, qu'il demande en encore un 6.5. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas. C'est correct. Puis en même temps, ça donne de la marge de manœuvre à Marc Bergevin ou au prochain directeur général qui va le remplacer. Ouais. Pour justement aller chercher du talent. Puis sais, Marc Bergevin, et le Canadien de Montréal là, sont tellement dans la meilleure position au monde. Là. Ben, tu sais, dans la Ligue nationale, les propriétaires, ils ont tout de l'argent, mais les autres, ils ont une compagnie, t'sais. comme porte-parole, whatever. Là. Puis donne-les -y millions qui manquent, là. Mais pas ça à la masse du club. Là. Ça te prend à quoi? On a des partenaires, là. On va te des, des commandites. C'est ça, on va te signer de quoi, oh, oh, offside, là. On, on va te donner l'argent, pis, tu sais. Crosby, commandite Tim Morton, tu sais. Il, il est commandité avec, euh, je sais pas trop quelle compagnie, là. Nike ou whatever, là. Bauer, là. Les joueurs, ils ont tous des commandites. Pourquoi que. hey Molson, commandite. Tu veux quoi? Combien tu veux, là? On t'achète une, une nouvelle maison euh, cardiaque. Tu veux qu'on construise un puits dans ton village euh, natal euh, en Colombie-Britannique? Ah oui, ok. Qu'est-ce que tu veux? Là? Mais 5 pour 5 euh, 7. 7 millions 7 ans. Ça pourrait être quelque chose de brille. Moi j'ai hâte. J'ai hâte que ça se fasse. J'ai le feeling que ça sera pas là. Qu'est-ce que tu veux? Ça soit plus le d'air, on s'arrange ça. <rire> on achète Montréal! Tu veux plus de. <rire> <rire> <rire> tu veux plus de trafic, l'arena? Ok, un avion. <rire> on va t'arranger là. <rire> on va te drop un ouais. parachute à toi, game, gars. Pas de trouble, non. on va s'arranger. <rire> Mais non, c'est ça. J'ai de la misère à, à concevoir que tu veux vraiment gagner, que tu veux vraiment être un joueur d'équipe et que le club t'importe puis que tu vas chercher autant d'argent. Puis en même temps, on, a, on en a vécu là, des rencontres, là. le but, c'est toujours d'en ramasser plus, t'sais, en tant que joueur, en tant que toutes des PME, putain des PME, là, euh, au, à l'argent qu'ils font. Là. Mais c'est ça, il y a comme une balance qui n'est pas évidente, puis je comprends l'individu d'en vouloir plus, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, la victoire est le moteur pour les athlètes? est-ce que de gagner à la coupe c'est encore ça qui est qui qui c'est le fun mais ça a l'air que pas pour tout le monde ben pas pour tout le monde Puis tant qu'à ça je sais là je me suis fait reprocher souvent là tant qu'à ça pourquoi que les équipes ils, ils font pas du stankage c'est le but c'est pas de gagner là. croule un peu ramasse les pics Puis bat tu tout une puissance puis après ça tu vas tu vas, tu vas leur faire ton argent c'est sûr sûr sûr tu vas leur faire Il y personne qui écouille pour, euh, pour faire ça. La seule place où il couille, c'est un marché où est-ce il y était sûr d'avoir tout le temps des billets qui allaient se vendre. Que écoute, le, le deal de TV était signé. Que l'arena était pleine pareil. Que euh, ben, écoute, euh, les, les billets de saison, si tu d'en acheter, c'est des, des, des listes d'attente d'années. Euh, ça finit plus. Oh, Chris, j'ai l'impression que, que je parle de Montréal. Mais non, toi, c'est Toronto. Ben oui, c'est Toronto. C'est la seule place que a été capable de tanker. Puis regarde, euh, tu l'as dit tantôt, ils vont une coupe avant Montréal. Là. Repêchage, repêchage d'expansion <rire> pour Vegas. Ils ont perdu Brandon Lipsick. aïe aïe! aïe aïe! Puis c'est pas parce qu'il manquait de talent. C'est parce que le talent était tellement jeune qu'Eston avait... Matthews, il avait même pas besoin de le protéger. Non, ben, il y avait quatre gros joueurs qui n'avaient même pas, même pas besoin de protéger. Mais non, c'est ça. C est, c est, c est, dans le fond, là, vite la masse salariale est à 60 millions à Toronto, là. Ça, c'est 14 millions en dessous. Puis quand tu dis qu'il y a des joueurs n'ont pas besoin de protéger, là, tu as Austin Matthews, William Nylander, Mitchell Marner. En partant, là, ça, c'est ton top 3, là. Ouais. Tu sais? Non, non, et, et, et, pis sont-ils sont en mauvaise position? Pense pas. Le, le club a quasiment pas changé. <rire> à la limite, là, Leipzig, là, ça va juste leur faire du bien. Il euh, y a plein de jeunes encore là-bas qui poussent. Là, un... Ça met pas de bon sens. J'ai dit que ça va être beau Gante, <rire> sur l'année prochaine. <rire> ça va être le fun. Ça va être vraiment très, très le fun. Puis ah ouais. ben, tu les joueurs qui vont perdre, là, comme UEFA, Brian Boyd, on s'en sac. Euh, Matton Wick, on s'en sac. Roland Pollack, on s'en sac. Merci, bon joueur. Le club reste intact, là. Ils ont juste besoin d'un deuxième goaler. Deux. Correct. Tout à fait. Sinon, euh, ils sont bien en masque avec le top 6. Le, le, le top 6 défensif est déjà correct. Puis l'attaque est bien Ok, À la fin de 2017-2018, les joueurs qui vont tomber UFA. Oh, ça va être magique, ça. 33 ans, Jeffrey DePaul. T'oresigne pas ça, Merci bon joueur. Euh, T'as James Van Vrindsdijk à 4,25. Il a 28 ans. Tu peux peut-être l'arsigner vu que c'est un de tes leaders et qu'il euh, produit quand même offensivement. Mais moi, je l'échange ta main, 28 ans, moi je changerai. Tyler Bozak, 4,2. Tu l'échanges ta année. Et <rire> Léo Komarov, 30 je ans. Je l'échange aussi ça. Dégaliste. <rire> Eric Fern. Ça c'est fini. Tiens, euh... Après ça, ton bois mort, t'en as plus. C'est tous tes plus gros contrats. C ben, en partant là t'as parlé de Jeffrey Pool, ce gars-là a pas joué de l'année Nathan Orton qui en passant est à Toronto mais il a jamais joué oh oui, non, il joue jamais c'est des drops de salaire mais c'est quand même dans l'ordre c'était le plus haut salarié fait que ben, imagine, parler, là, mais... imagine tes deux plus gros salariés ne jouent pas après ça ça va Morgan Riley à 5 millions qui a 23 ans ouais. c'est fou hein. mais ce club-là <rire> va avoir de la place ça, dans ben, pas oui. ça va être dégueulasse tout le monde va vouloir le jouer là-bas tout à fait Ouais, malade mais sans l'air, t'as pas le droit de perdre volontairement, c'est pas euh, c'est anti-sportif ouais c'est parce qu'il y en a qui le font bien il y en a qui le font pas bien ils y a... sont pas chanceux aussi comme l'année <rire> passée New ouais. Jersey qui ont fait leur crime. on est premier c'est nice <rire> ouais ben ça c'est les probabilités là. regarde, ça faisait des années que c'était pas arrivé un gros, mois, un gros changement puis en fait, à l'inverse tu sais pas chanceux pour la formation que j'ai fini dernier je pense que c'est Colorado Ouais, ils ont, le sixième, ils ont le sixième choix, ouais, finalement. sixième c'est ça. Euh... Mais, euh, j'ai une petite parenthèse de titre du qu'on est ouais, là. vas-y. <rire> ils ont le sixième choix, là. Ouais. C'est une année de merde, fait que ça ouais, égal. c'est une année de merde, mais en même temps, Ça, j'ai lu ça sur un texte de Marc-Antoine Belair sur A.O. Prospect, qui dit que Nolan Patrick, justement, on en a parlé vite fait tantôt, est fragile. Le gars a deux hernies discales. Euh, pas y deux derniers aux hanches ouais. une opérée, une pas opérée okay? ce gars-là, y il saute dans face puis va exploser <rire> ça se peut-tu qu'il descend. <rire> <rire> on dirait un char dans un film d'action il, y ouais. il y a le papillon qui, qui, qui, qui atterrit sur hood. ouais, c'est en plein ça <rire> le Colorado dans leur méchance vont peut-être avoir la chance de réclamer ah, Patrick, parce qu'il peut peut-être baisser le Ben, je serais pas surpris. T'sais. Sincèrement, là, Nico Ishir va, va, va sortir premier. Pour moi, c'est un no-brainer. Puis après ça, c'est un, un jeu de cartes. c'est Brasse ça, puis euh, sors ça comme tu veux. Là. Il y a beaucoup de défenseurs qui peuvent être très intéressants, en plus dans le début de round En plus. Ma, ma parenthèse est fermée. Puis ouais. là, je rendu où ouais, Je t'ai rendu dans le fait que. Euh, <rire> c'est parce fallait que je revienne. Là. Euh, euh, oui. Oui, je m'excuse. Non, non, ça, ben... C'est désagréable de faire un choix avec toi. Euh, ah. <rire> ça arrive pas avec Sylvain, ça. Hein? Ça ah. arrive pas de faire la même. Oh. Non, non, sans faire chose que je m'en bats, c'est juste de, de pogner le bon angle. Oui, c'est plate pour le Colorado qui n'auront pas le premier choix overall. Ils, ben, tu sais, ils ont croulé pour pouvoir l'avoir puis ça paye pas, tu sais. Mais, à l'inverse, pour le hockey, c'est tellement la meilleure chose au monde. C'est la meilleure chose parce que Tout d'un coup, tous les clubs qui font pas les playoffs puis qu'ils savent qu'ils vont pas y faire vont arrêter de se battre pour faire semblant d'essayer de faire les séries. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'avoir la preuve que tu n'as juste pas besoin de faire les playoffs pour avoir une chance d'avoir le premier choix overall. Cette année, là, au draft, je pense qu'il y a comme 4 clubs qui ont monté de rang. Pour à se ramasser dans le top 5. Oh, C'est une des rares fois que la loterie a loté. <rire> ouais, non, mais que la loterie a vraiment genre changé l'ordre parce qu'avant c'était tout le temps la même affaire. Là. Ouais, mais c'est ils ont changé les probabilités aussi là, puis ça va juste faire en sorte qu'il y a plus de clubs qui vont tanker. Ils vont vouloir euh, maximiser le nombre de choix de première ronde qu'ils vont avoir. Les clubs vraiment forts vont être vraiment forts pendant un laps de temps. Ils vont échanger le, le choix de première ronde. Quand il y en a un qui trébuche puis qui ne fait pas les playoffs, qui était sans être sixième, finalement, il ne y fait pas, ben, son choix va pouvoir peut-être donner à l'équipe qui l'a acquéri, mettons, deux ans d'avance, va peut-être pouvoir donner le premier choix overall. Comment c'est tentant d'acquérir des choix de première ronde, là? de clubs qui sont de là quand tout tu veux vraiment reconstruire, c'est des munitions qui sont hyper intéressantes. Là. Ça, ah, sûr. ça va augmenter. Le, moi, je suis pas mal convaincu, puis on le voit dans d'autres sports, là, entre autres le, le basketball, euh, où est-ce que tu as des équipes vraiment de tête, puis après ça, tu des clubs qui se battent pour être pas bons, pour ramasser les choix, puis après ça, remonter. Il y a une rotation des puissances euh, euh, pas, aux 4-5 ans là, quasiment. Mais ça va arriver au hockey aussi, là. La loterie, euh, c'est tout simplement ça que ça fait. Là. Ben, en même temps, c'est un peu. Euh, tu sais, comme tu avais déjà mentionné à un moment donné que, au, euh, au basket, dans la NBA, ouais. le, ta le tankage est clairement ouais, est à vous, mis hein, de l'avant. Je vais ju juste vous donner un exemple. Philadelphie, les 76ers, en 2014, ont repêché troisième. En 2015, ont repêché troisième. En 2016, ils ont repêché premier. Ils ont encore pêché premier cette année. Là. La, la différence, c'est que euh, au basketball, tu peux passer de l'école secondaire puis ramasser dans NBA, c'est possible. Oh, puis, les joueurs passent euh, écoute, des minutes interminables sur le terrain. Là, de... Fait que tu sais, y, y le step. Ouais, le... Oui. le plus haut de minute c'est d'un 30 minutes ouais c'est ça tu sais il y, y a ça là, un club est composé de beaucoup moins d'éléments euh, puis il y, y a moins de rotation fait qu'un joueur d'impact a un, vraiment un impact plus rapide c'est pas c'est moins un, un sport d'équipe mais c'est moins complexe de performer en tant que club que au hockey il y a ça qui peut nuancer mais tant qu'il y, ça fonctionne c'est prouvé Puis sortez-moi pas les exemples là, de Buffalo. Là. Buffalo n'ont pas tanké. Edmonton n'ont pas tanké. Un club qui tank, c'est comme les Maple Leafs de Toronto. Il flirtait avec les playoffs qui était une saison était étaient dedans une saison ils pas dedans là, ben, Écoute, es, ils essayaient de se battre courant après des ufa pour pouvoir euh, améliorer le club peut être borderlines donner une chance t'sais, parce que une fois en playoff hein, qui sait qu'est ce qui peut se passer c'est bien connu puis à un moment donné, ils ont fait comme non Nous autres on échange là, tout ce qui est euh, sous bord d'être ufa tout ce qui peut nous donner des pics on échange ça on va se faire, là, on va se plaquer deux, trois bonnes saisons dans la cave et on remonte. Ça, c'est tanké. Edmonton, là, ça fait 10 ans qu'ils ne font pas les playoffs. La formation des Pingouins, là, avant de ramasser, Sidney euh, Crosby, euh, le temps... Euh, non, le temps, c'est un chouette deuxième round. Euh, Crosby, Fleury et Malkin, qui était comme numéro 2 l'année d'Oveshkin. Tu sais, avant de, de ce trio-là, là, là Ils ont manqué une séries pendant genre 5 ans. C'est pas tranquille. Ils étaient déjà pas bons. Ils ont juste comme fini par avoir le bon rang pour sélectionner le bon talent. J'en ai déjà parlé. Les Blackhawks étaient surnommés un club de Mickey Mouse. Ils ont raté, je pense, c'est 9 ans en ligne des séries. Là, tout d'un coup, c'est une puissance. C'est pas du tankage. Ils étaient pas bons. Ils ont pas volontairement croulé pour pouvoir remonter plus vite. Tanker, c'est de maximiser son peu de talent pour le rendre payant. Le Canadien de Montréal, en ce moment, là, puis on, on se dit, ah, il a Price. En ce moment, là, le Canadien de Montréal, on se fait comme quatre fois, je le dis, là, il manque deux centres top 6, un ailier droit et deux défenseurs top 4. Ce club-là est loin d'être compétitif. Moi, si j'étais à la place de Marc Bergevin, je changerais tout ce qu'il y a. 25 ans et plus. T'as plus que 25 ans? Décadis. Je veux des pics, je veux des prospects pour rebâtir. Puis je vais aller encore plus loin que ça puis j'en parlais avec, euh, avec Sylvain. J je pense que c'est sur, euh, sur la POC ou c'est sur ma page à moi personnelle. Moi, si j'étais directeur général d'une formation de la Ligue nationale, les joueurs, euh, le but, c'est de tanker. Une fois que c'est fait, là, tes joueurs... Dès qu'ils arrivent à 31 ans ou que leur contrat se termine autour de 30 ans, tu les échanges deux ans avant qu'ils deviennent UFA pour avoir le maximum de valeur. C'est pas vrai que tu as eu le maximum pour un, Brian, euh, un Ben Bishop. Il était rendu UFA. Il, les clubs, il, ils ne paieront pas. Donner un pic. Les Kings ont ramassé euh, par pitié. Tampa Bay n'a rien eu là, pour Ben Bishop. Ils l'ont échangé deux ans trop tard. Non, mais ça, on en parlait dans la première année du show. Tout à fait. Puis je maintiens que c'est c'est la façon de faire. Puis Sylvain me disait sur Facebook Ben voyons, il n'y a pas un joueur qui va vouloir venir jouer pour toi. Ben, Calis, il repêché, mais je vais les avoir par transaction. Ils n'ont pas le mot à dire. Quand tu remorques un kid au draft puis qui commence dans la ligne nationale rapidement, il est six ans sous ton contrôle sans qu'il ait un mot à dire. Il a pas sa destinée entre les mains. Tu peux y tirer ça, je pense, même jusqu'à 7 ans. Il a pas son mot à dire. Il va, il va jouer, puis sinon, écoute, euh, il, il gagnera pas sa vie dans la Ligue nationale, puis il fera pas des millions grâce à moi. Tu pas content? Il joue pas. Non, tant pis. Pourquoi je chercher des UFA qui sont en baisse de régime, qui coûte 4-5 fois le, le prix que mes kids me, me, me, me demandent pour les mêmes performances. Ça me donne rien. Mais c'est une question de mentalité. La Ligue nationale n'est pas là. Ne réfléchis pas de cette façon-là. Il n'y en a pas un qui se décide encore à dire ah, « Ah ouais, on a un pattern. On va faire exactement l'inverse. Checkez-moi Ben Ali. » On parlait des mépédifs de Toronto. Moi, la plus grosse crainte que j'ai, là, C'est qu'on va re-signer le beauzac On va, y va y lui y donner un 5.5, un 6 millions. Puis là, quand on va arriver, on va faire comme... Ah non! On n'a plus d'espace pour signer William Nylander. On va être pas pour échanger William Nylander. Échangeons William Nylander. Puis là, t'as pas un club meilleur. là T'as un club qui fait du surplace C'est ma plus grosse crainte pour les, les, la formation des BPRIF prenons les Islanders, ils ont fait un trade ils sont allés chercher Burley en retour de, de Strom pourquoi ils sont allés chercher un gars à 6 millions qui sous-performe pour se donner une chance de pouvoir conserver les services de Tavares au lieu de se dire ben maximisons Tavares puis allons chercher d'autres talents ouais des jeunes pis des pics des jeunes pis des pics en fois... même temps avec les trades qu'ils font avec Vegas tu vois que Garcino pas de meilleur Mais écoute, euh, euh, je, on, on disait ça moi puis Sylvain, tu sais, une coupe de gars là-dedans qui ont pas le secondaire 5 S'il fallait que j'applique là aujourd'hui là pour travailler dans un club de la Ligue nationale, si j'ai pas une maîtrise, j'ai aucune chance d'être embauché. Mais je peux avoir été un gardien de but numéro 2 toute ma carrière, être à l'entraînement le matin avec les grosses pads un masque puis euh, recevoir des shots et le lendemain devenir DG du club. Pas de secondaire 5. C'est quoi cet univers-là? Dans la NFL, là, ça sort toute de la EV League, ça sort toutes des grandes universités. Dans NBA aussi, si tu veux être DG, là, à toi ça te prend des formations, ça te prend de la base en comptabilité, ça te prend des bases en gestion, ça te prend des, des spécialisations en sport puis euh, en études euh, spécialisées dans, dans, les, dans, dans le sport puis dans les, la... la L, la création d'organisation, sinon t'as aucune chance. Au hockey, ce monde-là, on les y met assistant à DG pour les tablettes. Brisebois, l'assistant à Heisman, à, à, à Tampa Bay, il n'y y aura jamais de job de DG. Il devrait. Il devrait. Mais c'est pas eux autres. Puis, à tous les années, on donne un trophée pour le meilleur entraîneur au gars qui, tout d'un coup, son club a performé. Il n'y un, un là. Bon, on va lui donner un trophée. Même ouais. chose pour les DG. Ah, écoute, cette année, euh... <rire> Pierre de Rion. Ah, ben oui, son club sera en finale de la conférence. On va lui donner un trophée. On va le, on va le nominer. Pierre de Rion a fait la même méthode qu'ils autres. Il a fait des transactions tout croche allé chercher Burroughs, un gars de troisième ligne, voire quatrième, il a donné une clause de non d'échange, partielle. Et on, Chris, cest moi qui comprends pas le hockey? cest moi qui comprends pas comment on gère des effectifs? Il n'y a aucune ben raison oui. que. C'est il... toi ce qui comprends, hein? C'est clairement, oui. Il n'y a aucune raison que Burroughs ramasse un, une clause. Mais, on le nomine. On nomine le gars parce que. Écoute, la moyenne de ses mouvements et de ses décisions a donné, écoute, cette fois-là, cette année-là, ça a bien tourné. C'est pas nous la Moriello qui a gagné le trophée des, des, du meilleur DG les quatre dernières années. Là. Et pourtant, et de loin, il est le plus compétent de la gang. Il est le seul qui a utilisé une méthode qui fonctionne réellement. Mais c'est pas à lui qu'on lui y donne. Ben non, il répète pas ce que toutes les autres font. Pas à John Cheka qui est obligé de se, se, se coltiner de masse salariale interne qui est, écoute. Je pense que la masse salariale interne est en bas de la masse salariale minimale de la ligue nationale. Fait un travail de Mongol pour être capable de remplir les, les demandes salariales de la ligue pour accoter le minimum cette année là en ce moment là. <rire> ça ça c'est fucking drôle. <rire> Son cap salarial en ce moment en Arizona est à 42,8 millions. Son espace projeté est à 32. C'est ce qu'il peut en faire. Du... Il pourrait tellement en faire du stock avec ça. Mais c'est pas à lui qu'on va, le... va donner le trophée. Pas à lui. Mais non, il rentre pas dans le moule. Le pire, là, justement, un des gros moves qu'il a fait, c'est justement de dire non à Chandon. C'est con, là, mais. Il aurait donné combien à Shane Dong 3-4 millions euh, Imagine-tu. Imagine... On, on fait la scène, OK Toi, t'es es, Shane Moi, je suis John Sheka, Puis, euh, t'arrives à mon bureau. ok? Tu cognes à la porte. Tac-tac-tac. Tu rentres. Tac-tac. Je rentre. Ah, oh, ouais, tu rentres, là. Et... Puis, on parle de contrat. Qu'est-ce que tu me dis Ben, moi, je te dirais que j'ai toujours été ici. J'ai toujours été loyal. Je suis le capitaine. Pis que je veux 3 millions par année pour encore deux ans. Pour encore deux ans T'as quel âge, toi Et 40 ans. 40 ans T'as toujours été avec le club Moi, j'ai quel âge J'ai 28. J'ai encore la la couche aux fesses. Regarde, tu viens de rentrer, là. Que ce sur quoi t'as cogné T'as viré une poignée, tu l'as ouvert, t'as rentré, décalisse. <rire> C'est le même, ça s'est passé. Reconstitution <rire> Il hey, faut que t'aies les couilles, là. c'est sûr. Mais c'est pas à lui qu'on donne un trophée. Il fait pas ce que les autres font. jase un peu différemment. Moi, j'en reviens pas. Pis là, t'as le... C'est-tu... Euh... Ouais, c'est Calgary. C'est quoi le nom déjà déjà déjà, Calgary? J'ai vraiment un blanc. J'ai toujours un blanc quand je suis en train de jaser. sur époque l'époque. C'est Brian... C est, c est, c est... Je ah ouais, peux tellement pas t'aider, mais c'est pas le gars qui est engagé. Euh... alors ah non, attends, oui, c'est euh, l'ancien de Toronto, là, Brian Burks. Brian Burks, ouais, c'est ça, exact. Brian Burks, euh, il se permet. J'ose avec un journaliste. On a eu une traîne, une proposition de marde. là. Ah, que c'est tout croche? Tu sais, euh, mettons que le, le nom de la ville là, euh, du club a changé l'an passé sont dans un désert. Je te dis pas quel club. mais j'ai une proposition de merde. <rire> Parce que selon mes critères, c'est de la merde. chanson <rire> je chasse ça dans les médias, là. Dis pas que c'est moi. Ben, en fait, oui, tu peux dire que c'est moi. Dis juste pas que c'est dans le désert. Mais tu sais, laisse les sous entendre. Tu permet de faire ça, lui. Monsieur, je, je fais la même formule. J'ai un club moyen, pas capable d'avoir un gardien de but. Je me permet. Il aurait pas fait ça avec... Euh, Il y aurait pas fait ça avec Marc Bergevin. Il y aurait pas fait ça avec Lula Moriello. Il y aurait pas fait ça avec un autre, mais le kid de 27 ans, là, pff, on se permet. T'sais. Mais c'est une affaire de contact. C'est une ligue de contact. C'est pas une ligue si c'est bon. C'est pas une ligue combien de, de, de, de matchs tu gagnes. C'est pas une ligue comme un de, de championnats que tu as gagné. C'est une ligue de contact. Comment tu liché de cul Combien de fois tu t'es mis à genoux, t'es ouvert à la gueule et t'as attendu que ça gicle? C'est une ligne de même. Pas besoin de secondaire simple pour ça. On a des questions du public, mon Jerry. Yes. Ben, des, des questions. C'est plus, plus souvent des commentaires, mais il y, y a aussi des questions. Il euh, y a Marc Charpentier qui nous demande l'argent économisé pour Emeline. Ce qu'on fait avec... Même si là, il reste 2 millions, là, parce qu'on a donné un 2.1. Euh, c'est quoi notre chumé, là Shlemko? On lui a donné 2.1 à lui. Fait que euh, on fait quoi avec le 2 millions qui reste On l'investit. Dans des nouveaux parcamètres On monte le prix des ouais. billets encore. C'est ça. Ok, c'est ce que je pensais. <rire> Pour Mais... vrai, le Canadien, il se ramasse dans le trouble. Pas d'argent, pas de vision, puis euh, peu d'espace sur, sur le plafond salarial. Ouais, y a pas Faut il va falloir qu'il fasse de la magie un peu pis euh, pas sûr j'ai hâte de voir mais je me mets pas d'attendre cette année en fait parce que je vais être déçu je suis contaminé, tellement... ça là c'est ma plus belle réalisation dans un jeu j'ai scrappé le, le, le petit gamin qui, qui était euh, euh, qui me donnait la parole t'sais, qui, qui, qui, qui échangeait avec moi puis au départ était, était donc joyeux, donc confiant j'ai scrappé ça, je suis une mauvaise personne c'est sûr ouais. Go, Leafs, go. <rire> donc, euh, le 2 millions, là, euh, écoute, puis depuis le début du show, on parle de 21 millions d'espace sur le plafond salarial. mais clairement, euh, comme, euh, comme gestionnaire, tu peux pas accoter le plafond directement parce qu'après ça, t'es coincé s'il y a des blessures, donc mais plus 19, voire 18 millions qu'il va utiliser, puis le reste, ça va être en cas de blessure, puis en cas de transaction potentielle. Euh, la meilleure des affaires qu'il pourrait faire, c'est d'échanger plekanek pour avoir un peu de lousse, Puis après ça, ben, il va aller utiliser cet argent-là pour euh, faire une transaction de, ou une signature de maths sur le marché des, des, des agents libres. Là. Il va redépenser ce cash-là puis ça sera pas plus utile. Hmm. Malheureusement. Ouais. Luc Desormaux qui nous dit à quel point est-ce que Marc Bergevin est déçu que Vegas ait pris Emmeline au lieu de Plekanec? Je ne sais pas s'il si est déçu. Je pense euh, qu'il compte. Oui, je pense, pense que oui aussi. Moi, j'avais mis Émeline aussi dans ma liste. C'était une de mes euh, 11 bonnes prédictions sur 30. J'aime ça de répéter. Euh, et euh, je pense que euh, pour le Canadien de Montréal, il euh, y a plus d'utilité potentielle à Plécanais que qu'à Émeline. Euh, plus de c'est dur à trader là, un 6 millions mais il peut peut-être plus avoir de besoins euh, pour des défenseurs euh, des, pas des défenseurs, des centres défensifs euh, dans la ligne nationale que pour un cinquième défenseur à 4 points quelques millions je pense que c'est mieux pour le Canadien pense pas que Bergevin est déçu là. non non plus. pense pas là. il nous demande aussi euh, ouais est-ce qu'on veut vraiment échanger euh, Galchenok et si oui qu'est-ce qu'on qu qu veut avoir pour Si Marc Bergevin l'échange, euh, on n'a pas notre mot à dire, pis, même si nous, on ne l'échangerait pas, si on est obligé de l'échanger, qu'est-ce qu'il faut aller chercher en retour? faut que tu ailles chercher beaucoup d'affaires. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que euh, mon Galchenyuk, là, je l'ai déjà dit, je ne l'échange pas pour de la merde. Le 1v1 contre chaîne c'est sweet fuck all, je touche pas à ça. Moi, là, si je l'échangerais, il y a beaucoup de rumeurs qui le relient au Minnesota. Moi, ce pas compliqué. Si Minnesota le veulent tellement, c'est deux joueurs. Puis arrêtez-moi avec des Marcos Scandella, là, 4 millions, pas sûr qui fait autant. Là. Moi, c'est du Brodin ou Map Dumba. C'est peut-être bien gros, là. on oh. part déjà avec une bonne base. On est d'accord. Mais c'est un ou l'autre, puis c'est pas compliqué. Si tu veux, si tu le veux, le Gatsunyuk, tu me donnes Charlie Coyle ou Michael Granun. C'est pas moins que ça. <rire> si je suis le DG de, de, de Minnesota, je t'envoie chier right now! Il <rire> n'y a aucun problème avec ça, mais c'est ça que je t'ai dit. Ouais. Si tu me donnes ça, sinon je garde Galchaniak. Voilà. Ça finit là, je dis Gatchenia, là, il y a une saison de 30 points. L'année passée, ça a pas bien été. Là. Moi là, je vais mettre ça un peu sur le dos de Nathan Beaulieu Beaulieu puis là? <rire> Galchaniak va être tout seul. Peut-être, peut-être. Il va être dans sa bulle, il va être pas mal mieux encadré par les vétérans. Ça va bien aller. Pas mal mieux encadré. Je... Euh, Mathieu... Parlez vite, ouais. Pas, pas direction, là. direction. Mathias Brunet, là, à Radio Aujourd'hui au 91-9, disait pour, pour jouer avec chez Weber, ça te prend un beau lieu constant, un de Beaulieu sérieux. Combien de matchs d'essai qu'on a donné les deux ensemble Pas beaucoup. Pas assez. Moi, je pense sincèrement que. Écoute. Chez Weber a une très bonne saison avec le Canadien de Montréal. Je, je, on reparlera pas de cette transaction-là aujourd'hui. On va certainement avoir l'occasion à d'autres moments. Mais pas aujourd'hui. On ne reparlera pas de la transaction de Weber. Mais au, Chez Weber a échappé l'un de ses rôles les plus importants avec le Canadien de Montréal, d'amener du leadership et d'amener les gens à le suivre dans son sillon. Mais j'ai l'impression qu'il l'a fait en début d'année. Puis qu'à un moment donné, ça s'est estompé. J'ai l'impression aussi. Peut-être qu'il prenait trop de place, puis que certains joueurs ont pas aimé ça. Peut-être. Parce que ça se peut qu'un y Max Patcherly qui dit hey, c'est parce que c'est moi le capitaine, le gars. Pis, je regarde, sais, je sais pas. Là. Les, les jeux de coulisses rendus là, là on, on, on retombe dans la spéculation. Puis moi, c'est pas tant ça. Je comprends pas que le Canadien de Montréal, on ne cesse de nous dire qu'il y a du leadership dans cette équipe-là comme il n'y en a jamais eu. Il y a plusieurs gars dans le vestiaire qui ont dit, waouh, écoute, j'ai jamais vu un, un aussi haut niveau de leadership et que, en séries éliminatoires, il n'y a personne qui se lève. Et il y a plein de joueurs qui s'endorment. Ça a pas Quand tu as dit leadership, me semble que ce n'est pas supposé arriver. Est-ce qu'encore une fois, le, le mot leadership chez le Canadien de Mo Montréal, c'est galvaudé? Peut-être un peu, tu sais. Est-ce que c'est le bon type de, de, de leadership? Est-ce qu'il s'exprime de la bonne façon? Est-ce qu'il était appliqué aux bons joueurs? Je ne sais pas. Encore une fois, je te remets dans, dans l'exemple. Je, je, je, je suis Nathan Beaulieu, je regarde à l'entour de moi, on m'envoie des estrades, puis qu'on fait jouer Nesterov, on fait jouer euh, Eméline qui est atroce, Beaulieu, euh, pas Beaulieu, mais euh, Petruit qui, à certains soirs, écoute, on dirait une poule pas de tête. Et je me dis, ouais, ok, c'est moins cible, parce que je suis le kid et non pas parce que je suis le moins bon, tu sais. Ah, pis parce qu'ils mettent des photos sur Instagram, puis ils le veulent Ça me donne-tu le goût, vraiment, de me plier à ça, tu sais? C'est une question de génération aussi, hein? Il est y a de la même génération que toi et moi, puis euh, on, on est une génération où est-ce qu'on a soif de reconnaissance sans peut-être avoir fait les mêmes, euh, le même chemin de croix que les autres, tu sais, sans avoir peut-être fait un, un, avoir eu autant de, de, de traces de nos capacités. Tu sais, on veut peut-être être reconnu trop vite Euh, on court peut-être euh, après une certaine gloire, une certaine reconnaissance. Peut-être. Je, je, je trouve pas que Nathan Beaulieu est pire que bien d'autres jeunes que je croise dans la vie de tous les jours puis de, de, de, de gars de mon âge. Là. Mais dans l'univers de hockey, ça, t'sais, ça semble de pas, euh, ne pas concorder un peu à la tu sais qui concorde pas avec le, le moule. Mais c'est le leadership qui est censé prendre ça, d'en prendre un sur ton aile puis de l'amener avec toi. T'sais. Ça c'est sûr, mais en même temps, Moi, je vais mettre un peu la faute sur les médias. Les médias à Montréal nous fait voir les joueurs d'une certaine façon. Tout à fait. V'là pas long, Gatchenia, c'était ton centre numéro 1, ça allait bien en barouette. Là. Puis star. Ah, on faudrait l'échanger. Est-ce que ça vous tente de vous brancher un petit peu? Là, Jonathan Drouin, il vient d'arriver à Montréal en passant un move que j'adore. Moi, le trade Drouin-Sergachev, coup de génie, je m'excuse, mais euh, moi, le monde qui commençait à dire « Ah, si encore un trade à la McDonough Gomez, si tu compares Gomez à Drouin, euh, je te confirme que tu connais rien au hockey. » Jonathan Drouin, ce gars-là, arrive à Montréal et déjà, on voit des, des textes, des trucs sur lui comme quoi que c'est Guy Lafleur, c'est... C'est le prochain meilleur joueur de la Ligue nationale, c'est un Québécois relaxé, maudit. Ce <rire> gars-là n'est même pas encore avant Montréal, tabarnane, j'ai déjà hâte qui partent. Pour lui, je parle d'un sens, là, ouais. parce que moi, je suis pas content qu'il soit là, là. Mais tu sais, Drouin, là, la bonne nouvelle, c'est que c'est un véritable top 6. Mais je vous le dis tout de suite, ce gars-là n'a pas son plein potentiel d'atteindre. Puis, ben, en carrière, il n'y a pas les chiffres de Galchenyuk. T'sais. Moi, moi, moi c'est ça qui me dérange à Montréal. Oui, c'est ça, ça. Tu en avais parlé un peu, j'avais vu ça sur, euh, sur Internet. C'est que le monde tripe sur Drouin, tripe pas sur Galchenyuk quand c'est deux joueurs totalement comparables. Et que même que Galchenyuk, si tu compares les chiffres, Galchenyuk est meilleur. Tout à fait. Puis, Sauf que puis genre, eh, les euh, deux. Fais, on l'avait fait lors de la dernière saison, mais Beaulieu versus Davidson, c'est écoute, c'est mer et monde, comment est-ce que Beaulieu est en avance côté statistique. Mais comme c'est lui que ça fait cinq ans qu'il est à Montréal dans le Giron, ah là, il y n'est -y plus un jeune. Il n'y a plus fini. de potentiel, il y est -y fini. Mais Davidson débarque, ah c'est un jeune, il y a du potentiel. Mais on connaît, ça fait. Ça fait aussi longtemps... ben En fait, Davidson, c'est même un an de plus qui, qui est dans la ligne nationale. Comment tu peux dire d'un bord qu'il y en a un que ah c'est fini, il n'y a plus de potentiel, il est rendu trop vieux, puis l'autre, ah il y a du potentiel. C'est juste le nombre de jours qu'on lit y ce qui a passé avec le club. là Il y a non juste oui. pour passer les étapes du, des médias puis des fans qui font comme « Ah, je suis enthousiaste, j'suis over enthousiaste, ah, je capote, finalement, je reviens sur terre, puis finalement, je finis par faire comme... Ah, il y est vraiment pas bon, hein? Ouais, » En fait, là, le, le, le, le j'ai un gros problème avec ça, là, je, surtout le, le fait québécois. Là, ça, je suis juste pas capable. Là, pour Drouin, je parle. Là, même Philippe Dano l'année passée, c'était la même affaire. Ce gars-là n'est pas un centre de numéro 1 en passant, je vous le confirme. Tu sais, qui se fait taper ses doigts, puis je me souviens avoir eu des conversations avec du monde l'année passée. Puis même dans le temps où Souban est, est à Montréal, là, que les deux échangés, Gadgenia et Souban ne sont pas bons. Aller chercher des bons joueurs. D'un je dis pourquoi ils sont pas bons? Ah oh, moi, des jeunes comme eux autres, je suis pas capable, si ça prend trop de place. ouais mais ils sont bons pareil. Je dis c'est quoi le problème? Je là il y a du monde qui se snake, moi et dit, c'est pas un vrai centre, c'est pas un vrai joueur, il est pas bon. ouais mais à chaque année, il s'améliore. Tu sais, on en a déjà parlé sur le show. Là. À chaque année, ces statistiques ne font qu'augmenter. Ok, ça fait pas de 30 points à 70 points, mais il y a quand même une amélioration à chaque année. Cette année, là, il y a so une soixantaine de matchs et 44 points. Si tu mets ça en moyenne de points, il est meilleur que l'année d'avant. Mm -hmm. Puis dans une saison où ça a moins bien été. Tu sais, je veux dire, faut juste voir le global. Là. Le jeune a 23 ans. Il joue en Ligue nationale depuis que y 18 ans. Il s'améliore d'année en année. Ça se peut qu'il y en a eu une mauvaise. Tu sais, Patrick Kane, c'est pas bon depuis que c'est rentré en Ligue nationale. Là. Il y a une année que ça a moins bien été. Là. Oui, oui, Sol puis solo ses standards à lui aussi, tu sais. J'ai la l'affiche de, de, des stats de, de Beaulieu. Première vraie saison dans l'île nationale, 9 points, plus 6. L'an passé, 19 points, moins 6. C'est une année plus difficile pour le Canadien en général, donc euh, c'est normal. Et cette année, plus 8, 28 points. Donc amélioration. Ben oui, il a quasiment doublé à chaque année sa production offensive. Je, je, je, écoute, tu disais tantôt, euh, euh, hey, euh, l'an prochain il va faire 40 points et puis on va s'en ennuyer. 40 points, c'est accessible pour Beaulieu. Là. Ben, surtout que là-bas, moi, Beaulieu à Buffalo, on va se le dire, là, je le vois dans le top 4 assez facilement. Tout à fait. Genre à part à part on va te dire que la brigade défensive de Buffalo, c'est assez moyen. Là. Je veux dire, euh... t'as été Josh Georges, peut-être. Ben même là-bas, ça va changer en maudit. Là. Dimitri Kolikov, euh, ça se peut que ça parte. Là. Cody Frenzen, ça se peut que ça parte. Ouais. Présentement, tu as 5 joueurs là, qui sont signés. Là. Mais Frenzen, il... euh, gros salaire, si je ne me trompe pas, à moins que... Je... Euh, que il, me finit me... À fin il finit fin de l'année. cette année, hein? Friendzone, tu ça finit de s'installer, puis t'es l'or Mais on s'entend que Fedun euh, si tu n'entends pas beaucoup parler, c'est probablement parce qu'il joue pas beaucoup. C'est Bogozan qui, euh, qui coûte cher pour encore trop longtemps. Là. Mais euh, Bogozan, c'est notre Petrie, qui est censé être ton numéro 2/slash numéro 3, puis finalement, il est plus un, un quatrième. Là. Mm -hmm. Puis euh, Georges, c'est la même affaire. Là. Georges, c'est un 6 là, en ce moment. là. Mais Georgia, c'est très efficace, c'est un bon défenseur. C'est juste lui tout, c'est le même problème, c'est le salaire. Ouais. C'est ça qu'il a sorti de Montréal, sinon il serait encore à Montréal. Peut-être. Peut-être. Peut on ne spéculera pas trop, là, mais <rire> disons que, <rire> que c'est un défenseur correct, honnête, tout à fait honnête dans ses performances pour ce qu'il est capable est de donner. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que Nathan Beaulieu, tu sais, en plus, c'est qu'on l'a tellement rebaissé cette année, on a tellement parlé contre lui que, tu sais, il signera pas à 8 millions, là. C'est un défenseur qu'on aurait probablement signé à 2.5, peut-être 3 millions, puis un défenseur, tu sais, comparable, là, 3 millions pour euh, un défenseur de 30 points. Fouille, là. Il y pas beaucoup, là. Non. On va se le dire, là. Il n'y en a pas, un... y pas détralé, là. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on va aller chercher 4 millions. Ben, Quoi qu'il est restricted. Je... Ouais, ah, c'est ça. Que moi, que moi ça... je pense que c'est un 3, là. Puis si Buffalo négocie bien, euh, c'est Blashill, Hill, le nouveau DG. s'il si, si négocie bien, peut-être même 2,5. Puis là, hey, ça va être un hostile deal, là. À leur avantage. Là. Euh. Troisième question par Luc. Puis ça, je, je, la, trouve, je la trouve le fun. Il dit, euh, il nous demande, dans le fond, notre intérêt à nous pour voir euh, Vegas jouer euh, au Centre Bell. Penses-tu que ça va être des matchs qui vont, qui vont vendre pas mal? Peut-être au début de l'année, parce que c'est la nouvelle équipe. Mais en même temps, ça va pas être une équipe très, très excitante. Je ne suis pas sûr... Euh, Les, les classiques Boston-Toronto, ça va être encore dans les tops. Je pense pas qu'ils vont autant amener. Tu vas faire un comparable. Québec aurait eu un club d'expansion. Euh, là, c'était full. Euh, ça, c'est clair-clair. Mais pour Vegas, je sais pas. Ça va être... Euh... Je suis mitigé, en fait. Je ne suis pas sûr que ça va tant remplir l'aréna. Ouais, c'est euh... Non, c'est ça. Exact. Euh, regarde, on est sur, on est sur la même longueur d'onde. Euh, il va avoir un buzz au départ, euh, l'attrait la de la nouveauté, mais ce sera pas trop long, ça va, ça va se calmer. Euh, théoriquement, Vegas vient une fois à Montréal cette année, ou c'est l'an prochain, c'est comme une je fois... Pas, je ne vais pas checké le calendrier. Mais euh, ça, écoute, je, je vais faire un lien, là, tu vas voir, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Vegas ne fait même pas son premier match à domicile, euh, euh, son premier premier match à vie, ne le joue même pas à domicile. Pour eux? Ouais. Est-ce que la Ligue nationale n'a pas de bon sens sur le plan marketing? Le, le... Je te dis, j'étire encore. Là. La finale de la Coupe d'année, le match numéro 6 est un dimanche et le match numéro 7 est un mercredi. Ça, ça, ils n'ont pas utilisé là, le match numéro 7, mais un mercredi. Y'a-t-il des soirs où est-ce que tu peux moins veiller jusqu'à jusqu la fin de la game? Effectivement. Ça n'a pas rapport. Tes peu tu tu fais vraiment de l'argent à la TV? Tu sais, aux États-Unis, c'est pas le dimanche de la guerre de TVA puis de Radio-Canada au Québec. C'est tranquille dans la crise, la TV, le dimanche. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. La remise des trophées, dévoilement du nouveau club, un mercredi. Tu ou ou ils choisissent les pires journées tout le temps? Moi, j'appellerais la LNH, puis tu donnerais mon CV à ta place. <rire> <rire> ben je pense non, que mais tu aurais euh, des chances. <rire> c'est des réflexions de base, me semble, en marketing. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est de si que ce soit un gros événement, que tu veux que ce soit regardé par le plus de monde possible. Je m'excuse, mais Christ, pas ça en plein milieu de la semaine. <rire> puis, euh, euh, je pense que c'est avec, euh, c est, c est avec euh, Joe, euh, Joe Turcot, qui est avec moi sur la réalité augmentée. Puis, on parlait de ça, puis il, il, il demandait. Euh, je suis plus sûr, c'est lui. Peu importe. Il demandait, c'était quoi mon hypothèse là-dessus? Moi, je pense que la Ligue nationale s'en de la TV. Le deal est signé pour 10 ans avec NBC. Fait oh, que le NBC fasse de l'argent ou non, il s'en que les autres, l'argent le, va rentrer pareil la Ligue nationale. Fait qu'ils savent que ça, des journées qui n'ont pas de bon sens. Ah, oh, ça, ça se peut très, très bien même. C'est totalement logique. Tu sais, euh, la remise des trophées là, à Vegas, là. Je pense pas qu'il y avait quelque chose qui prenait à place le, le, le samedi soir. <rire> c'est tout, oui, qu'elle loue à la salle. là. n'est y pas disponible un, un, un vendredi ou un samedi, sac ton cas va ailleurs. De toute façon, c'est pas la nouvelle Arena, ça. Euh, ouais, c'était-tu d'un sac ou à l'Arena? Non, il me semble que c'est carrément la nouvelle Arena de, oh. de Vegas. De être capable de gérer ça comme il veut. Là. Ah oui, c'est ça. Fais, fais ce, que ce, que ce que tu veux puis mets ça C'est une date qui a de l'allure. Moi, je comprends pas. C'est des affaires la même, là. Et je me dis, ça semble, pour moi, là, ça semble tellement logique que j'arrive pas à comprendre la mécanique qui t'amène à faire ça comme choix. C'est tellement pas logique que je, je comprends pas. Je, je travaille en com, là, je, fais, je fais un peu de ça, du marketing, puis première affaire qu'on qu se pose comme question, c'est c'est qui ton public? C'est quoi que tu essayes de leur vendre? Comment tu comment tu vas leur vendre, mais surtout ce que tu veux leur vendre. C'est quoi la le meilleur moyen de les rejoindre? Tu vends du hockey à un public qui écoute la télé. Ça, c'est ton moyen. Tu vends du hockey, c'est ce que tu vends. C'est quoi le meilleur moyen pour leur rejoindre? C'est avec des journées qui ont de la l'allure? C'est avec des moments de diffusion qui font du sens? Je me semble, c'est de la base, là. Je viens de te faire un mini, mini, micro plan de com, là. gratis, toi, euh, monsieur Batman. T'es capable de me rejoindre sur Twitter? Call-moi, on va se faire un meeting, puis euh, on, on va faire une coupe de pièces. <rire> ça n'a pas de bon ça. Donc, euh, euh, c'était ça pour euh, les commentaires/slash euh, questions du public. C'était notre édition du 22 juin 2017. Post-repêchage d'expansion, création du club de Las Vegas. Les Golden Knights de Vegas. Jerry, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Je vais te retrouver sur Facebook. Jerry Godbout, on a parlé d'Hockey, Ça me faire plaisir. Euh, sur Twitter aussi, at 25 euh, Sinon, c'est pas mal ça... Euh sur l'internet à moins que tu tapes Jerry Goodboo, et que tu trouves quelqu'un d'autre de louche mais ça se peut que ce soit pas moins <rire> les le conversations vont être bizarres le hein. seul et unique Jerry Goodboo. <rire> moi de mon côté at gangji underscore B pour Twitter sur Facebook je vais gagner si vous me dites que c'est en lien avec la POC je vais vous accepter bien sûr euh, pour parler de hockey, je suis toujours prêt et à l'affût Euh, pour ce qui est de l'apoc en tant que tel, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @lapocpodcast pour ce qui est de Twitter, facebook.com/lapocpodcast et notre site internet lapoc.net où est-ce que c'est grosso modo un dépôt d'émission, tout simplement, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui est blog. Euh, je, on a pas mal mis ça. <rire> J'en écrivais, j'ai plus le temps, jeune job. Fait que euh, je, je fais des podcasts plus souvent à la place. Euh, même dans des périodes euh, pas de, pas, euh, estivales, d'été, euh, on fait ça. C'est plus gros, c'est plus dynamique, c'est plus fun. Fait que. Euh, voilà. C'est ce qui fait le tour de l'émission aujourd'hui. Désolé de vous avoir scrappé votre, votre bonne humeur. <rire> on un vous de très négatif. Mais je pense qu'il faut dire les vraies affaires. Maintenant, a des pom-pom girls pour le Canadien de Montréal, là. Nasser dans les autres médias. Si t'es en train d'écouter la POX, parce que tu savais à quoi t'attendre. Tu sais qu'on te, on te, te remange pas la même bouillie pour les chats, pour les chats que toutes les autres font. Fait que tu t'attendais à ça, puis euh, tu viens chercher notre expertise et notre message différent. Et on t'en remercie. Voilà, c'est ce qui fait le tour du show. Merci de Jerry. Merci à toi, merci à vous autres de nous écouter. Ben, on va me coucher, là. Ouais? Il est ouais, l'heure, là. <rire> <rire> Salut tout le monde, bye-bye. Ciao, là. C'est tough, comme... Euh, ben, pas tough, mais... C'est déconcrissant. <rire> comme... Comme chaud. Man, je regarde l'alignement du Canadien de Montréal et je ne vois aucun positif je vois non. pas comment ce club-là peut être compétitif l'an prochain à moins d'un tour de magie que Chris il on... n'y a personne qui veut venir là. je ne comprends pas comment ce club-là peut faire en sorte d'être compétitif l'an prochain il signe ton de 2 millions Puis ils si est en business ben, ça, ça, ça serait un tour de magie il y, y a des rumeurs de Karl Arzner aussi à Montréal, mais lui je suis demandé comme 6 millions puis il vaut pas ça faire que... un arc. Ben écoute, le marché défensif, il y a fuck-out. Puis check Montréal, c'est justement un club qui a besoin. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Ouais, exact. Ben, Vegas vont faire la. C'est là que ça va se passer, la pause, c'est là que ça se fait, là. ça. Ils vont tous trader. Ça a déjà commencé avec Valem's Drake, Schlemco et tout. Ouais. Ah, j'ai hâte, mais Montréal Je m'en suivre plus Toronto l'année prochaine. Ouais, hein? ça va être quelque chose pis l'autre affaire tu sais, que je comprends pas là, tu sais, on parlait du marketing Là, on dit que le club est vraiment tout croche, Chris qui est tout croche ça n'a pas de style bon sens j'ai de la misère à comprendre comment est-ce qu'il y a encore des, des amateurs qui peuvent euh, qui peuvent nous dire là, tu sais, franchement que ce club là a une chance pour la coupe Comment est-ce que l'illusion que le Canadien là, et son marketing qui est fucking sacoche est capable de gérer, générer année après année fonctionne encore? Je comprends pas. Je sais pas. Ben écoute, mec, mec Toronto gagne la coupe ils vont peut-être se réveiller. Peut-être. Ils vont peut-être faire que si on fait ça là-bas, faut qu'on fasse ça. Canadien n'aura jamais des couilles parce que les médias sont pas assez brillants pour pouvoir militer pour cette option-là. En partant, quand t'es Gaston Terrien dans tes médias, euh, tu es malade en tabarnak. <rire> mais c'est pas le seul, tu sais. Non, non, il y en a plein, là, mais c'est le premier facile à viser, mettons. Ouais, c'est ça, notre Gaston National. Ouais. Non, non C'est pour ça que c'est mauvais, Montréal. J'aime le club encore, là, mais... S'il faudrait vraiment qu'il change Galtcheng contre la crise de la merde, là, oh, je pense que cette année, je suis oh, la merde. Là. Mais c est, c est, les rumeurs, là, c'est genre Galtcheng contre Travis Amonic, là, avec les Allenders. T'as pas besoin de ça. C'est un. Galchian, tu un... que tu l'échanges pour un. Mettons que tu dis que c'est un allié, là. Pour vrai, là. Tu dis non, Galtcheng, c'est un allié, c'est pas un centre. Ok, je suis capable de dealer avec ça, là. Mais même si tu l'échanges, Chris, t'en as besoin pareil d'un allié, là. Ben oui. C'est un top 6 pareil. M mettons qu'on dit que c'est un, euh, un allié, mais tu sais, que mettons que le Canadien réalise qu'il peut jouer au centre, là, comme ça se poser là. Ça fait en sorte que, mettons que tu donnes une chance à Galchenyuk encore sur le sur le premier trio, tu sais. Où est-ce qu'il générait un point par match, là. T'sais, avec un vrai passeur, puis d'être capable de la mettre dedans, puis que Patrick Ritty sa gueule, puis arrête de pleurnicher quand c'est l'autre, quand c'est le kid qui fait un point par match. Là, Pis ça, on, avait, on avait déjà parlé ce show. Lequel tu refais? Est-ce que tu fais euh, Radulov et Paceretti ou tu fais Galchenok et euh, Radulov? Pis moi, j'avais dit euh, Galchenok et Radulov parce qu'ils ont généré un point par match en moyenne des deux. Ouais. et Ouais et Radulov, pour la suite de la saison avec, euh, avec euh, Dano, ils n'ont pas généré un point par match. Hein? Ils ont pas maintenu cette cadence-là. Là. En partant, il y aurait pu le faire probablement, mais pas qu'un dano son. À la limite, Chris Gatchenik au centre de ces deux. Ben oui, mais non, tu sais, Galchenyuk, euh, il... en fait, je pense que Pachovisi n'est pas capable de sentir Gatchenuk, là. J'ai n'ai pas l'impression que c'est l'amour fou entre les deux. Ah, peut-être, là, bon, mais... Tu mais... sais, si le Canadien de Montréal allume, Galchenyuk joue au centre et il va être notre premier centre. Mettons qu'on fait comme ça va être ça. Ça fait en sorte que ce que tu as besoin de te trouver, c'est un deuxième centre. Trouve-en un très, très bon deuxième centre. Et au pire, tes switch un et deux, puis t'es capable de, de, de jongler avec ça. C'est bien plus facile que de te trouver un premier centre légitime sur le marché, là. La valeur d'un premier centre, écoute, c'est comme, euh, comme la valeur d'une bouteille d'eau dans le désert du Sahara. Là. Ça n'a juste non, pas de colis de bon sens. Là. Surtout que pour Montréal, la valeur d'un premier centre va augmenter deux fois plus parce que t'en as pas, tabarnak. Tout à si fait. Si tu veux un, man, de moins en stock stock. Fait que C'est le même principe qu'un Gachelin. Quand je te dis, tu sais, je demande beaucoup, là, mais c'est parce qu'il euh, Mon jeune, a 23, puis euh, il est capable de scorer 30 buts dans nationale. Je ne vais pas te le donner contre euh, Travis Amonique ou Marco Scandella, mon ah, excuse. Là, mais mais c'est une question de monétiser ou de euh, de présenter ce que tu as, tu sais. Oh, si ouais. si tu utilises Gachelin comme premier, ce que tu as de besoin comme manque, c'est un deuxième. Tu as pas mal l'air, moins les culottes à terre, là. « Hey, t'as euh, quoi à trader T'aurais-tu ça, toi, un deuxième centre? Euh, » Le gars, il fait comme hey, « hey, hey, écoute, je vais, je vais te demander un deuxième choix. Tu un deuxième centre, deuxième choix, ou tu un fin de première ronde, premier choix, on est capable de négocier. Même, même scénario, je reviens, je suis Marc Bergevin. « Hey, hey uh, toi, Dude, j'aurais besoin d'un premier centre? »« Hey, Chris, ça va te coûter ton meilleur prospect et un premier choix, et possiblement Galchenok en plus. »« Ça vois-tu la différence entre les deux? » Il y, a oh, comme, ouais. il y a comme un échelonnage de prix qui est crispement pas le même là. Non, moi je dis qu'on l'a le premier centre c'est pour ça aussi que euh, moi je mettrais Gatchenhoek ou peu importe là, premier ou deuxième là. puis Drouin je l'essaye au centre oui oui, oui. moi je pense que lâcher de Gatchenhoek l'avantage de ce côté là plus capable de protéger la rondelle en plein centre euh, qu'un Drouin qui est plus petit mais encore là gars. Peut-être que le talent brut de Drouin peut compenser. Rendu là, je m'en contre Galiste. Il pourrait être un et deux centres là. Centre, là non comme... mais c'est sûr. Peu importe les alliés qui ont ouais. tout ça, je te dis, préférablement à Radouleur voir Sing à Montréal. Tu, tu, genre. Paturity puis Galchenyuk, moi je les mets ensemble parce que c'est deux scoreurs, mais à la limite, man, tu mets Drouin euh, à l'aile avec un Galchenyuk aussi, je vous dis, Moi je pense que ces deux-là peuvent faire des flamèches ensemble. Je pense aussi. Ça serait l'avenir la, euh, à Montréal. Moi, je donnerais le même contrat à Gatchenia qu'il a donné à Drouin. Oui, la même durée. C'est ça. Euh, regarde, ces euh... deux gars-là, là, euh, ça sera pas long que ça va devenir des équivalents du contrat de, de Patcherity pour le Canadien. À, à, à, à l'avantage Canadien. Moi, je dirais à Gatchenia, regarde, okay, on va te signer 6 ans, 5,5 comme Drouin. Vous allez faire la, la, la pupille de beau temps à Montréal pour les 6 prochaines années. Maintenant, ça vous tombe dessus. Oh. Mettons, là, on dit, là, on a un premier trio qui est, euh, tu sais, avec, ou, whatever, qui tu veux, là, pis pas Drouin et Gachonok qui vont affronter les meilleurs défenseurs, qui vont être responsables défensivement. T as une troisième ligne qui est capable de générer un peu de défensive avec un Gallagher, un, un Shaw, puis tu sais, puis ça, c'est la troisième ligne, responsable défensivement. T'as une quatrième ligne qui est hyper responsable défensivement parce que c'est à ça que ça sert une quatrième ligne aujourd'hui. La deuxième, on peut dire, « Hey, les boys, hey, les kids, amusez-vous. Vous autres, votre but, là, c'est d'en mettre trois dans le net par match. » Le reste du club va compenser. OK? On va empêcher l'autre club d'en mettre trois. Que tu correct, ça? C'est pas juste ça. Si tu dis que as Price et c'est le meilleur goaler au monde, tu devrais justement faire avec Chris. On a le meilleur défensif, mais on va essayer d'avoir le meilleur offensive aussi. C'est de miser sur tes forces. On, on, ah, on tente inévitablement chez le Canadien de Montréal de euh, transformer des joueurs pour rentrer dans un moule. J'entendais Martin Lemay encore aujourd'hui dire. Euh, parlant justement de Séguin avec Claude Julien, que euh, Claude Julien, c'est un type d'entraîneur de telle façon. Lui, son style de jeu, c'est X. Mais ça a fait en sorte que euh, que euh, Séguin a été échangé parce que n'arrivait pas à se plier à ce moule-là. Aujourd'hui, Séguin est un gars d'un point par match qui te fait gagner pas mal plus de games grâce à son offensive qui t'en fait perdre en raison de sa défensive. Mais ça rentrait pas dans la mentalité de, de, de Claude Julien. Fait on l'a changé, on a priorisé le, mais... le système au lieu de se plier à ce que t'as entre les mains. tu sais Non, ça c'est sûr, mais c'est aussi, je pense que c'est surtout son attitude qu'il laisse. Je suis pas sûr que c'est juste ça qu'il l'a sorti de Boston. Je dirais Chris, man, game, là c'est un c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Là, mais... mais à ce tu... moment-là, il était pas encore rendu là, c'était encore au stade des Non, mais il prospects. était solide pareil. Je dis pas le contraire, mais c'était euh, encore... Je sais pas si mais je suis sûr qu'il a fait 60 points dans les premières années. Euh, Tyler sais, Ce gars-là a été solide. Là, je veux dire. Pour moi, c'était le vrai premier choix. Seguin à Ninton aurait été meilleur. Sa là. dernière saison à Boston, 2012-2013, 32 points en 48 games. Qui est quand même solide. Ouais. Ça, la ça, saison, une saison de 82 67 en 81. C'est bon. Hein. Plus 34, comme arnaque, là Je veux bien croire que tu te forces pas défensivement et que c'est n'est pas bon pour le club. Là, mais Chris. tu sais oui, oui, tu pars par la défense. C'est normal. Je comprends ça. C'est les autres qui jouent le plus. Sauf que si tu es tellement fort en attaque et que tu es tout le temps dans leur zone, que tu es capable de contre-jeu en attaque, ta défensive, tu n'en as même pas besoin. Eh oui. Si, si tu fais juste être en train de déborder les défenseurs de bord, ils vont s'essouffler à essayer de te, te contrer c'est pour ça que qui a probablement les meilleures mains dans le club du Canadien c'est lui qui a les meilleures mains avec Radula aussi qui est solide mais Radula aussi ses protections de rondelle quand ces deux gars-là contrôlent la rondelle dans la zone, là, si les, tout, les quatre autres joueurs seraient capables de jouer avec eux autres là, ça serait mon goal. Hmm. Sauf qu'il les y laisse pas faire, puis s'il tue une petite erreur, c'est de la merde. Non, non, il rentre dans la zone, Si tu l'échappe, Chris, il crie, y en a quatre autres pour la rattraper. Ben oui. Moi, ouais, c'est ça, je comprends pas. Je comprends <rire> le fait d'être défensif, mais il y a des astiges limites à un moment donné pour elle. <rire> euh, J'ai-tu. j'ai pris pas les chiffres. Ah, ça me fait chier. faudrait que je fouille autrement, là, mais euh, dans le match numéro 5 les Preds ont perdu 4 à 1 ils ont gagné 57% des mises en jeu oh mais sur les mises en jeu moi je m'en calisse ben elle je je sais que nous autres on s'en calisse mais c'était un argument toute l'année Gashenok ne gagne pas ses mises en jeu oh, et ça a même en affaire qu'avec les revirements pour Souban et Beaulieu Kiss Carson il en a deux fois plus que les autres puis on en a entendu parler fuck out c'est ça non non c'est ça, ça j'ai de la misère avec ces stats là, là. Oui, il gagnerait 30% de ses mises en jeu finalement avec 120 points. Il y a ce de le Pour vrai. Je... Et ouais. Et Montréal. Cette année, Sinek Crosby, 48,17% de ses mises en jeu remportées. n'en entends pas parler. Mais non, on s'en contre -câlisse. Mais c'est pas juste ça. Le dernier joueur avec 100 points à Montréal, c'est qui <rire> Dans le genre, même pas. Hein? Même pas. Dans 80, genre. Ce qui ouais. est quand même assez gros. Là. Oh. Sinon, le dernier... 84 points de Kovalev, je me souviens, là, une année où ce que Skipelacanik doit avoir fait genre comme 70 points ou 65 ou je ne sais pas trop. Bref, ça, c'est loin dans ma tête. Là. Si on capotait... Imagine Kovalev. Kovalev et Karel en faire 140 dans le temps. Peut-être que j'exagère peut-être. Mais... Uh, standing, Roaster. est est capable d'avoir stats par club? Sur HockeyDB? Team Search on va faire ça va. je pense voir les stats d'année en année ouais je suis vraiment comme curieux est-ce qu'à a les line-up ben c'est OK, Smart Montréal euh, 2000 ouais ok j'ai eu édition Fait Cavalier c'était quoi les années Cavalier euh, Cavalier Montréal en 2002 on l'a eu en 2001 je pense Il est parti en 2006. Puis là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. 84 points. C'est en 2007-2008. 75, non. non. non. Tu sais, cette année-là, là, 84 points, le monde capotait. C'est parce que c'est pas gros, 84 points, là, si tu check dans les autres clubs, là. Ah, non, c'est ça. Ce gars-là a déjà fait 95 points. Ouais. Avec les Pit Pittsburgh de 2000. Man, je suis en train de reculer. C'est pour ça aussi la mentalité du partisan montréalais man, qui, est, qui me fait capoter. C'est qu'on capote oh, quand Pierre Foujon y en 95-96. Euh, 96 points. Vincent dans fosse, il y en avait 94. On n'a pas le sang. On recule. 97 points pour Danfous en 92-93. On l'a pas. On continue. Tu sais, je imagine nous autres, là, on tripe avec un joueur qui a 60 points, man. Tu sais, y moi qui dit genre si euh, l'année passée, je disais Radoula va peut-être en avoir 70. Puis je trouvais ça gros, là. Il en a fait 50 cakes, si j'ai gagné, je suis déçu. T'sé. Mais c'était bon là. Mais à Montréal, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est tellement pas offensif que. Okay. Le dernier, 110 points! C'est Matt Nassoun avec euh, l'édition 85-86. Ah, man, ça en à 20, 30 ans. Ouais. C'est n'importe quoi. Hey, man, imagine, imagine les pingouins qui n'auraient pas un joueur de 100 points ou proche par année. Là. Ouais. Tu sais, Crosby, là, il y a 5 saisons de 100 points. Là. L'année passée, 89, c'est quand même gros, là. Ah oh oui, c'est plus qu'un point par match. Il n'y a aucune saison de moins d'un de point par match, en fait. En fait, il y a 1027 points en 782 games. On <rire> n'aura jamais ça à Montréal, là. Alors, il faut que tu repèches premier, puis une bonne année, tu sais. Euh, moi, j'aime beaucoup, tu sais, faire la comparaison, là, tu sais... Euh, Euh, c'est beau dire tu sais on l'a déjà fait sur le show là c'est beau dire ah Galchenok il, il produit pas mais euh, ok mais versus quoi tu sais mais il produit c'est ça le pire non non mais mettons que tu dis qu'il produit pas là on, on vit dans un monde de calinours puis toi pour euh, un point par match je assez tu sais puis là tu veux comparer tu compares avec quoi tu compares pas avec n'importe qui. L'année du repêchage du Canadien de Montréal qui a permis de sélectionner Gachiroc, il était, avec Fosberg, le meilleur attaquant disponible. Quand même que tu te dis, il est pas bon, si tu le compares avec les comparables, l'âge, la production, bla, il est en bonne posture. T'sais. À l'inverse, ben, pas à l'inverse, mais là-dedans, ben, beau lieu, au rang de sélection du Canadien de Montréal, il n'y en avait plus de meilleurs défenseur que ça. Si tu voulais un bon défenseur, c'était lui, tu sais. il ouais. y a ça aussi, là. C'était-tu le meilleur choix possible? Moi, je, je. Pas que je veux excuser Trevor Timmins, là, mais. Euh, si tu fais cet exercice-là, tu compares ce que Trevor Timmins a fait comme travail, euh, tu prends la poussée et tu compares ce qui a été choisi par après. Oui, des fois, tu as un attaquant qui va être meilleur une année que lui ait choisi un défenseur, ou tu sais, ça arrive, mais euh, des rangs lointains comme ça, c est, c est, un, c'est pas évident, de deux, ben, si tu as le meilleur malgré tout, Chris, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là? Tu peux pas le chier, non. le talent, là? En même temps, moi, Timmins, euh, je suis plus, plus vendu ah, comme j'étais. Non, non, non, c'est ça. Ben, il a fait des bons mots, oui. Là. je dis, Des fois, c'est parce que le directeur général ne l'a pas suivi ou peu importe. Là, mais moi, être Bergevin, j'aurais juste rangé, je fais le mélange partout. Faut je rentre mon monde. Timmins, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là, là. Il semble que ça te prendrait une nouvelle vision. Oui, mais Quand cette vision-là, même... c'est aussi au DG que, que ça soit implanté. Là. Ouais, ben, en fait, c'est. Moi, je l'avais déjà dit, là, mais les astis vieux joueurs, là, dès moi, ah, je suis plus capable pour eux, Il y a tellement trop de vieux joueurs qui se font demander des questions par rapport au club, puis tout, on sent qu'Ali, asti ils jouent. Plus moi, quand le monde, là, tu vois, à TV, là, de Guy Lafleur qui se fait poser la question sur un échange, de on sent Carlis ça changera fuck out, man. Puis on dirait que justement, si mettons, il faudrait que Guy Lafleur dise quelque chose contre, peu importe, là, ben, le, le, le partisan moyen va enfin, fait Ah, si Guy Lafleur le dit, moi tu Je suis pas capable, ah, si je suis pas capable. Là. Ça me fait capoter. Tu sais, Subban, j'ai toujours trippé Subban pareil, je suis content qu'on... Weber et tout, mais comme je te le disais, mais Souban était adoré, puis il a commencé à être haï quand hein, que justement, c'est sûr, il, Guy Lafleur disait « Ah, être dans notre temps ça serait fait de pétail ouais non mais ça change rien fuck out mais après ça t'as tous les baby boomers qui vont suivre qui vont embarquer avec Guy Lafleur parce que pourquoi ils aiment Guy Lafleur ouais. j'ai de la misère avec ça moi j'ai tassé j'en parlerai même plus c'est fini c'est juste trop ils prennent juste trop de place Eh oui tout à fait C'est ça qui garde l'ancienne mentalité encore de Ouais, mais en 45, on en a gagné une, Copstan Stanley. »« Ouais, mais on s'est encore lus, on est en 2017. <rire> C'est justement les gars de Drouin, Price, Patrick, puis Souban qui t'auraient apporté une coupe, mais pas. C'est pas Guy Lafleur qui va t'en apporter une. Bref, c'était ma montée de lait contre Guy Lafleur. Ouais. Tu sais, il faudrait pas tomber dans le personnel, là, mais s'il y en a un qui. Alors, je ne crois pas ça. Je ne dirais pas ça. <rire> ouais, non, mais je sais que ce gars, en plus, c'est clairement pas un enfant de cœur. Je veux dire, le monde serait la, la, la moindre des choses qu'il y aurait en, en, en, en arrière de lui. même Il y en a qui triperaient pas. Man. Si, tu sais, Meg qui la fleur là, là, dans la ligne nationale, tu euh, Il se fait péter à gueule. C'est ça, c'est lui qui serait le, le, le kid qui se ferait péter à gueule pour. Euh, c'est justement, tu sais, c'est ça. Il serait cross-check d'un coup, man, pis il, il mourrait sur la glace. <rire> en tout cas. Ah. La présence des. Euh, les médias, man. Ouais. Bon. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça.